Bonsoir, bonsoir chez vous, bienvenue pour la Red Arc du Sport. Il est 20h37, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, ravi de vous retrouver. On sera dit 4 novembre, j'espère que tout va bien, que vous avez passé un bon week-end. Pour ceux qui ont repris aujourd'hui, bien, un bon courage. Et euh, on va passer ensemble deux heures avec Hugo qui va nous rejoindre dans une vingtaine de minutes pour le débrief foot, bien sûr. Avant cela, tout le reste de l'actualité, bien sûr, avec... Euh, Euh, les différents euh, sports euh, bien sûr on reviendra sur euh, le basket et l'OLB notamment on reviendra sur le hand avec euh, Saran, du rugby, du tennis avec euh, la défaite du gouin en finale du Rolex Paris Masters et puis euh, bien sûr le débrief foot à partir de 21h on aura beaucoup de choses encore ce soir. Les directs aussi toute la soirée que l'on va suivre en L'intégralité est en fil rouge avec euh, en Ligue 2 ajaccio ça c'est à 20h45, dans un peu plus de 5 minutes donc. 16e qui reçoit le 7e. En Angleterre, le match de ce soir Fulham-Brentford, ce sera à 21h. En Espagne, un match entre le Celta Vigo et Retafe, ce sera aussi à 21h. Et puis 20h45 aussi, euh, en Italie, c'est la Lazio qui reçoit Cagliari. Voilà les matchs de ce soir que l'on va suivre. Et puis en direct... Tennis qui va bientôt se terminer, euh, qui concerne Richard Gasquet, le français Richard Gasquet, qui est opposé à euh, Montero, euh, le Brésilien euh, Thiago Montero. Euh, C'est ce se à Metz, le la le, TP 250 de Metz. Premier tour et pour l'instant, eh bien nous sommes dans le troisième et dernier set, tie-break du troisième set euh, pour euh, le bah, pour se qualifier pour le euh, deuxième tour. Richard Gasquet qui a remporté. La deuxième manche, alors que c'est le Brésilien qui va remporter la première, nous sommes dans le tie-break. 2 à 0 pour... Euh, 3 à 2 désormais, il y avait 2 à 0 pour le Brésilien et euh, Richard Gasquet qui a refait son retard, et même mieux puisqu'il mène 3 à 2 maintenant pour essayer de se qualifier donc pour le deuxième tour de ce tournoi de Metz. On en parlera un petit peu plus tard du, de ce tournoi puisque euh, ce sera le tournoi principal de la semaine avec des Français bien sûr en pagaille, Hugo Humbert il ne sera pas présent, on en parlera. En revanche pierre Gerbert, Quentin Alice, Grégoire Baer notamment. Et donc Christian Garcia, qui pourrait peut-être se qualifier pour le deuxième tour. On va suivre ça dans un instant. Et puis bien sûr, eh bien les, les différents, eh bien différents directs que l'on va suivre, on en a parlé. Et bien entendu, on aura aussi les, les pauses, comme d'habitude vous choisissez, la programmation de la soirée. Pour nous joindre, 02 38 434 800 pour intervenir en direct sur le sujet de votre choix. Et puis sinon, bah, bien sûr, les réseaux, n'hésitez pas pour euh, commenter euh, toute l'actualité. Une première pause et on va se retrouver donc juste après pour euh, lancer le, la soirée. 20h40, donc dans une grosse vingtaine de minutes, le foot et Hugo qui nous rejoint. Et avant cela, tout le débrief du reste de l'actualité. Sans oublier la Formule 1 hier, le Grand Prix de, du Brésil à rebondissement, avec deux Français sur le podium, on en parle dans un instant, juste après ce premier titre, cette première pause, euh, que l'on écoute tout de suite, et on se retrouve après cela. C'est David Guetta avec Alphaville et Avamax, ça s'appelle Forever Young, et on se retrouve juste après, tout de suite. C'était euh, cette reprise d'Alphaville euh, avec David Guetta, Forever Young. Voilà pour ce premier titre de la soirée. On va bien sûr tout de suite démarrer, euh, alors que je vous rappelle que les directs que l'on va suivre euh, en foot vont démarrer. Alors que Richard Gasquet est toujours opposé à Thiago Montero. On est dans le tie-break, je le rappelle, 5 euh, partout. C'est très serré ce tie-break euh, pour essayer de se qualifier, on le rappelle, pour le deuxième tour de ce tour de Metz. Euh, on rappelle que Richard Garski arrêtera dans quelques, quelques semaines maintenant, quelques mois euh, euh, sa carrière avec un dernier Roland-Garros. Euh, voilà, avant cela, on aura le plaisir de le retrouver dans, dans ces tournois-là. Donc, euh, à La fin de, de cette rencontre, euh, voilà, dans quelques secondes, normalement, euh, voilà, le, le tie-break se poursuit. On va suivre ça pour voir si le, le Français se qualifie euh, pour donc, euh, Euh, la suite euh, de ce tournoi, Voilà, on est dans le tie-break toujours avec 5 euh, partout, euh, Voilà pour essayer d'aller chercher euh, euh, donc, le, euh, le deuxième tour de ce tournoi, et puis on parlera bien sûr du tout le reste de, de, du tournoi avec beaucoup de Français. En euh, cela, bien sûr reste de l'actualité, avec un grand prix de Formule 1 euh, qui se déroulait au Brésil, beaucoup de De, de suspense avec pas mal de rebondissements du haut temps notamment puisqu'il a beaucoup plus ce week-end au Brésil sur ce circuit d'Interlagos euh, avec euh, d'ailleurs des qualifications qui ont été repoussées au, au dimanche au lieu de place du samedi euh, quelques heures seulement avant le début du Grand Prix et euh, à ce petit jeu là et eh bien euh, beaucoup de Français ont pu euh, un petit peu euh, tirer leur épingle du jeu avec euh, une course qui a été aussi beaucoup perturbée avec des drapeaux rouges en pagaille et finalement les français Esteban Ocon et Pierre Gassis cassent deuxième et troisième Euh, donc de ce grand prix euh, devancé par Max Verstappen qui était qui partait très loin 16e puisqu'il avait été euh, pénalisé lors des qualifications il y a l'épreuve ensuite d'une grosse grosse remontée euh, il s'impose d'ailleurs très largement encore avec 20 secondes d'avance sur le reste de ses poursuivants euh, donc Verstappen euh, qui marque de gros points et puis les français donc euh, podium euh, pour Esteban Ocon Il y avait déjà eu une victoire en 2021 et puis pour Gasly un premier podium pour lui euh, et puis on retrouve ensuite donc derrière Russell, Charles Leclerc, Norris qui perd gros en finissant seulement sixième sur sa McLaren puisque désormais au classement euh, général euh, après euh, c'est euh, ce Grand Prix et eh bien Max Verstappen qui euh, a un peu plus de 60 points d'avance donc il a une, un beau matelas d'avance maintenant sur euh, Lando Norris il restera seulement trois grands prix à, à parcourir. Las Vegas dans 15 jours. Ensuite il y aura début décembre le Qatar euh, et enfin Abu Dhabi euh, le 8 décembre pour clôturer la saison. Donc une grosse gros avantage et gros euh, point pris euh, ce week-end par euh, Max Verstappen. En revanche du côté des constructeurs McLaren et Ferrari qui sont toujours très proches. Et Red Bull aussi qui est dans la bac dans la bataille. Euh, donc euh, tout peut encore se jouer pour le. le le titre de champion du monde euh, des constructeurs euh, en moto GP aussi un grand prix qui avait lieu hier euh, le grand prix de Malaisie remporté par Francesco euh, Bagnaia euh, qui s'impose devant Jorge Martin, Bastianini troisième, Marquez quatrième. Euh, Martin reste leader euh, de ce grand prix, de ce classement pardon avec euh, un peu plus de 20 points d'avance mais très serré, très très serré donc euh, Bagnaia qui euh, qui avait chuté samedi mais qui dimanche euh, euh, s'est imposé euh, et euh, voilà donc euh, le suspense reste entier alors euh, dernier Grand Prix qui devait avoir lieu à Valence hein, normalement euh, euh, et qui a été euh, qui devait avoir lieu dans 15 jours le 17 novembre euh, le Grand Prix qui a été reporté voilà euh, et a priori euh, pour le moment il pourrait euh, ce dernier Grand Prix avoir lieu euh, à, à Barcelone euh, sur le circuit de Barcelone en Catalogne pour euh, la dernière Euh, étape de cette de ce championnat du monde évidemment à Valence c'est annulé en raison des, des inondations qui ont touché euh, la ville ces dernières la, la région ces euh, ces derniers jours et euh, donc Barcelone serait pour l'instant en pole position pour accueillir cette dernière épreuve on rappelle du, du 15 au 17 novembre voilà ça pourrait être euh, ce, ce circuit euh, et donc euh, en attendant et eh bien on, on va se préparer évidemment pour euh, les pilotes pour avoir pour être prêt pour cette dernière étape, donc ce qui pourrait être la deuxième course à la à Barcelone, puisqu'il y avait déjà eu une le 26 mai dernier. Et euh, en tout cas tout ce jour là-bas, pour euh, pour l'instant avantage à Georges Martin qui est toujours devant, mais il va y avoir une, une sacrée bataille donc lors de cette dernière course entre l'Espagnol et l'italien. Voilà pour euh, être complet sur ce Donc sur euh, ces, euh, cette MotoGP. Et puis enfin euh, en WRC en rallye, euh, victoire d'Otanak euh, lors du dernier rallye euh, qui prend du coup, euh, qui reprend un petit peu de points sur euh, Thierry Neville. 25 points de retard désormais entre les deux pilotes. Et euh, il restera le Japon dans deux semaines pour euh, se battre pour le titre entre les deux pilotes. Euh, rien n'est joué jusqu'au bout de, ce, de cette saison. Voilà pour être complet sur, euh, sur donc euh, ces euh, sports mécaniques. Euh, les directs, c'est parti. Ça y est, en Ligue 2. Donc je le disais, euh, entre Ajaccio et Metz, c'est parti aussi entre la Lazio et Gliari en Italie. Et puis c'est fini. Non pas encore, mais Richard Gasquet qui a une balle de match maintenant, puisqu'il mène 7 points à 6 dans le tie-break. Euh, c'est très très serré ce, ce dernier tie-break. Voilà, on va le suivre, euh, on va le suivre ce, ce match jusqu'au bout pour essayer de se qualifier pour le deuxième tour. Euh, autre chose désormais, un petit mot de natation aussi pour euh, vous rappeler que euh, avait lieu cette dernière semaine les euh, championnats du monde euh, en petit bassin euh, auquel participait euh, Léon Marchand qui a dû d'ailleurs se réhabituer à un nouveau format de course hein, le petit bassin. Euh, pas de problème pour le, le Français le champion olympique puisqu'il a euh, Euh, notamment remporté plusieurs titres et, euh, et plusieurs records aussi hein, de France, d'Europe de, aussi, du monde voilà un petit peu de tout hein, pour euh, le français qui s'est bien adapté à ce nouveau format de course euh, voilà, qui avait lieu on rappelle euh, en, euh, notamment c'est la tournée asiatique, hein, Shanghai euh, Ncheon et Singapour voilà donc euh, et notamment euh, Un record du monde sur le 200 mètres quatre nages. Euh, donc voilà, il est, il est prêt pour les mondiaux qui arrivent, euh, qui arriveront le mois prochain, en décembre. Euh, donc euh, beaucoup, beaucoup de, de records. Je le disais de France, de cinq records de France, de records d'Europe et un record du monde. Euh, voilà, trois triplés, 100, 200, 400 mètres quatre nages. Euh, voilà, donc il a été euh, encore très très fort sur cette semaine de, de championnat du monde, euh, euh, donc euh, de, de petit bassin. Donc il sera euh, maintenant à suivre sur les grands bassins, euh, donc le mois prochain on pas dit, il sera encore l'un des euh, des favoris de, de ces mondiaux euh, autre chose maintenant avec euh, alors que c'est fini avec, euh, oui c'est terminé victoire de Richard Gasquet donc qui s'est imposé 8-6 dans le tie-break, donc qui se qualifie pour le deuxième tour du tournoi de Metz on en parlera euh, tout à l'heure de ce tournoi euh, dans quelques minutes dans la poche Donc tennis, euh, du handball, on va bien sûr revenir sur la, la Star League dans un instant, euh, mais avant cela, revenons sur euh, Saran, et, euh, le handball et la Pro League, euh, avec enfin une victoire pour Saran, ça fait ça fait du bien, après quelques échecs consécutifs, victoire donc euh, face euh, à Angers, 32-24 à l'extérieur. Donc pour le compte de la nouvelle journée de Pro une victoire qui, qui est devenue indispensable puisqu'il y a eu, on le rappelle, quelques défaites, plusieurs défaites consécutives là et euh, il fallait absolument euh, stopper cette série hein, puisque évidemment ça va très très vite hein, euh, maintenant désormais avec euh, les poursuivants, mais en tout cas voilà une victoire qui fait euh, qui fait beaucoup de bien. Euh, donc du côté de Angers, 32 à 24. C'était euh, vendredi soir. Le classement du coup après cette neuvième journée, euh, ça rend euh, qui, euh, qui est huitième, huitième avec quatre victoires, quatre défaites. C'est voilà euh, le bilan équilibré, euh, mais euh, assez loin du, du podium pour le moment. Donc il va falloir euh, podium qui est à 13 points déjà. Hein, donc enfin euh, le, le, le troisième qui a à 13 points. Ça rend qu'on a huit. Donc il y a un petit peu de il y a un petit peu d'écart. Et la prochaine journée, ce sera pas euh, pas cette semaine, ce sera la semaine prochaine, le 15 novembre. Réception de Valence, euh, voilà la, la prochaine étape pour euh, donc Saran. Ce sera la, la, le dixième du championnat euh, qui sera opposé à, à Saran. Donc, euh, voilà, il faudra prendre absolument les points pour essayer de se rapprocher un petit peu des, du haut de tableau. Je me rappelle, l'objectif, c'est évidemment d'aller chercher euh, ces playoffs en fin de saison. Euh, voilà donc ce sera l'objectif bien entendu euh, pour Saran et essayer pourquoi pas de remonter euh, dès cette saison, on rappelle qu'il y aura aussi euh, dans quelques, dans un petit mois maintenant le 10 décembre la rencontre euh, face au Paris Saint-Germain donc en Coupe de France qui aura lieu d'ailleurs au Palais des Sports hein, pas à Comet Arena euh, vous pouvez encore acheter les, les places bien sûr c'est encore euh, disponible voilà et puis euh, pour le reste en Star League Eh bien euh, la neuvième journée, Chartres qui fait un bon résultat à l'extérieur à Dunkerque, euh, qui prend euh, des points importants. Euh, Paris, pas de problème euh, vainqueur de Montpellier dans un match de haut de tableau. Nantes aussi s'impose. Pas de, Peu de changement en haut. Paris reste leader 9 sur 9, 18 points. Nantes est juste derrière à deux points de retard et puis Montpellier. Et Toulouse, deux points encore derrière. Et qui se partage la troisième place. Chartres qui fait un bon début de saison, septième euh, avec 8 points. Donc euh, c'est plutôt euh, encourageant pour Chad qui y aura peut-être moins de difficultés à se maintenir comme l'an passé, ça a été un petit peu plus compliqué j'espère que ça sera plus simple cette saison euh, voilà pour la, la Star League Et pareil, pas de, pas de journée cette semaine puisque ce sera la trêve euh, internationale en Ligue des Champions pour finir, Paris va bien mieux euh, qui avait perdu euh, lors du deuxième match bah, qui a enchaîné cinq victoires consécutives donc il remonte euh, en haut de, du tableau avec Ives Prem, donc 12 points pour les deux clubs donc Paris qui voilà qui se qui s'est remis à l'endroit avec une victoire face au Sporting Portugal euh, cette semaine et dans l'autre poule euh, où figure donc euh, où figure notre deuxième club engagé c'est Nantes qui est deuxième, là aussi ça se passe très bien pour Nantes, deux défaites et quatre victoires et un nul, donc il se replace là aussi deuxième, juste derrière le Barça, intouchable pour l'instant en haut de tableau de ce groupe B, Et là aussi pas de journée avant, reprise donc de la de cette phase de poule le 20 novembre, Voilà, il y aura une bonne trêve internationale avant de reprendre la, le chemin de la Ligue des Champions, Et chez les femmes, eh bien Brest leader, là aussi ça va très bien les filles, les, les Brestoises qui sont en tête, une seule petite défaite, et donc euh, ça leur permet de rester en tête. Et Metz également un seul nul les cinq victoires, donc tout va bien chez les filles pour les clubs engagés en Ligue des champions. Et puis donc cette semaine, trêve internationale, on aura l'occasion de reparler donc de, de ce qui va nous attendre cette semaine euh, dans cette euh, trêve internationale et le retour donc euh, dans les clubs la semaine qui suivra euh, voilà pour le euh, point en handball les directs 0-0 ça n'a pas changé entre Ajaccio et Metz. C'est la Ligue 2 12 e journée 10 minutes de jeu puis en revanche la Lazio qui a déjà ouvert le score sur sa pelouse face à Cagliari dès la deuxième minute de jeu ça fait 1-0 donc pour la Lazio face à Cagliari après 9 minutes de jeu, c'est la 11 journée de Serie A. noter que M. Paul, tout à l'heure, s'est imposé face à Com 1-0 que le Genoa s'est imposé sur le même score à Parme. On en reparlera donc tout à l'heure. On poursuit avec du basket basket et l'OLB en Pro B qui va très très bien. Orléans qui vient d'enchaîner 4 succès consécutifs. Le dernier, face à Blois, le... oui, face à Blois, c'est ça. Dans la semaine, il y en a eu deux. Euh, en fait, puisqu'il y avait deux journées cette semaine. Euh, D'abord face à Blois, c'est ça, euh, à l'extérieur, mardi, euh, dans un retournement de situation, un qui était menée, et qui s'est euh, complètement inversé la tendance pour s'imposer. Et puis euh, la victoire à domicile, euh, vendredi, samedi soir, c'était à Comète Comet Arena, 98-78 face à fausse sur mer euh, Belle victoire hein, qui permet euh, d'enchaîner quatre succès consécutifs et de remonter à la quatrième place. Euh, voilà donc c'est c'est bien mieux pour Orléans. cette victoires et seulement deux défaites. Voilà il y a il y a une grosse grosse série qui s'enchaîne. Permet d'être quatrième à égalité avec Rouen troisième et puis seulement à, à à une unité de Blois qui est en tête. Donc euh, c'était vraiment important d'ailleurs où oui, Orléans qui a infligé la première défaite à, de Blois à domicile. Donc c'était vraiment euh, Enfin la première à domicile la première tout court, c'était la première défaite pour Blois et Orient qui a fait cet exploit de le faire à l'extérieur. Donc euh, c'est important. Ça permet de rester euh, sur euh, ce podium. Prochaine journée demain. Ça arrive très vite, hein, ça s'enchaîne vite. Réception de Nantes. Donc demain, ce sera encore une fois la Comète Arena. Nantes euh, dernier. Donc là c'est vraiment euh, une victoire impérative, une seule victoire sur les dix matchs. Donc euh, autant vous dire que là il faut gagner. Euh, c'est une victoire qui était à, demi, à la maison en plus pour Nantes. donc que des défaites à l'extérieur. Là il n'y a pas de pas d'autre solution que de gagner pour euh, rester en haut. Et puis donc ça c'est demain, euh, la Comète Arena à 20 h Et puis il y a un autre match vendredi, euh, donc ça s'enchaîne. Il y a vraiment, euh, ça s'enchaîne beaucoup. Euh, déplacement à, en Alsace pour affronter l'Allianz Sport à vendredi à 20 h Et euh, donc cette, cette équipe-là qui euh, se situe huitième, voilà, donc euh, à moitié du tableau, donc euh, ce serait bien d'enchaîner à nouveau deux victoires pour, euh, pour enchaîner, faire vraiment une série et aller récupérer euh, peut-être, euh, pourquoi pas, euh, l'autre tableau, hein, deuxième, la première place. Donc euh, voilà les, les objectifs pour, pour Orléans euh, sur cette semaine, pourquoi pas euh, enchaîner deux succès. Euh, C'est ce, évidemment ce qu'on leur souhaite pour rester tout en haut, et il y aura aussi un match de retard qui fera bientôt rejouer. Orléans euh, a aussi un match de retard qui n'a pas été reprogrammé. Un match de, de la quatrième journée, me semble-t-il, c'est ça, qui aura lieu aussi, ça y est, le mardi 3 décembre. Voilà, ce match de retard, euh, donc dans un mois, euh, face à Evreux, match qui avait été reporté euh, début octobre, donc euh, reporté euh, au 3 décembre euh, pour euh, remettre. Euh, Tout à jour euh, face au 18ème. Donc là aussi, euh, dans un mois, il faudra remporter ce match hein, pour rester, rester vraiment là-haut. Ça, ce sera donc dans un mois. Voilà pour euh, le basket en pro B. En ce qui concerne euh, eh bien la, la Bat League Elite. Euh, pas trop de changements euh, pour le moment en, en tête euh, de, de ce championnat. Puisque on retrouve toujours euh, pour le moment. Et eh bien en tête euh, Cholet, euh, Cholet pour l'instant avec une seule défaite. Lazvel suit derrière Saint-Quentin. Paris et Monaco seulement cinquième. Pour l'instant c'est un petit peu moins bien, c'est début de saison. Euh, une journée euh, samedi qui sera la huitième journée donc de cette Betlick élite. Un, un, un mot juste d'Euroleague puisqu'on rappelle que y trois clubs français engagés hein, cette saison euh, avec Paris sixième. Pour le moment, Monaco dixième, Las Vegas seizième. Voilà, des fortunes assez diverses pour les, nos clubs français. Euh, pour l'instant, c'est le Paris euh, Basket qui s'en sort le mieux. Monaco qui est un petit peu moins bien que l'année passée. on est qu'à la septième journée, donc il y a encore euh, vraiment du temps pour pour se replacer. Puis la NBA aussi, ça a repris. On le rappelle depuis quelques semaines. Euh, et bien, deux matchs qui avaient lieu la nuit dernière la victoire d'Atlanta, à l'extérieur à la Nouvelle-Orléans et euh, Dallas qui a remporté son match face à Orlando. C'est Cleveland qui domine à l'Est avec 7 sur 7 pour l'instant, qui, euh, qui est en tête. Et puis à l'Ouest, c'est Oklahoma City. Même chose, 6 victoires en 6 matchs. invaincu pour le moment dans ce début de saison. Euh, cette nuit, euh, bah, tous les matchs, hein, tout, tout le monde joue cette nuit. Entre 1h et 4h30 du matin. Voilà euh, Que vous pouvez suivre en partie sur les antennes de Beansport. Euh, voilà pour le basket euh, du rugby la trêve internationale ça y est on y est avec euh, euh, d'ailleurs juste pour rappeler euh, samedi il y avait samedi et, et, et hier la journée de top 14 la neuvième journée c'est Toulouse qui est en tête après malgré sa défaite hein, hier à Bayonne mais qui reste leader euh, juste devant Bordeaux-Bègle qui de son côté s'est aussi incliné face à Clermont samedi mais qui reste deuxième La Rochelle, euh, eh bien, en, en profite en gagnant face au Stade Français pour revenir à deux points. Et on retrouve ensuite Bayonne, Toulon, Clermont, Casse. C'est très serré ensuite. Jusqu'à jusqu'au enfin, jusqu Racing, 22 points, huitième. Et après un petit peu d'écart. Stade Français seulement treizième, Van dernier le, le promu. Euh, voilà pour ce classement. Donc, euh, pour l'instant, c'est euh, Toulouse et Bordeaux qui dominent. Donc je vous le disais, euh, trêve internationale euh, cette semaine, euh, voilà, au programme. Euh, et puis euh, on aura euh, un tout petit peu après euh, cette trêve, euh, le début aussi de la phase de, de poule de, euh, des, des, des Coupes d'Europe, bien sûr. Mais euh, cette semaine, donc, euh, test match qui euh, vont avoir lieu. Alors ça démarre vendredi avec Irlande Nouvelle-Zélande, grosse affiche hein. Gros, grosse affiche qui euh, euh, qui nous euh, qui nous attend. Irlande Nouvelle-Zélande vendredi soir, on aura samedi France Japon. Euh, voilà, c'est un 21h10. D'autres rencontres hein, prévues Italie Argentine, Angleterre Australie aussi qui promet. Euh, dimanche euh, un Écosse Afrique du Sud, voilà aussi qui euh, aura lieu. Et puis la semaine d'après, ce sera France Nouvelle-Zélande le 16 novembre euh, à l'affiche grosse affiche et on aura un Irlande-Argentine aussi intéressant ou encore un Angleterre-Afrique du Sud de belles affiches qui se profilent et enfin le dernier match pour la France ce sera face à l'Argentine le 23 euh, et euh, on aura aussi un pays Galles Australie enfin il y a des belles affiches à suivre et euh, la semaine encore suivante il y a encore d'autres rencontres qui euh, se joueront donc là jusqu'à fin novembre on est parti pour un mois de test match avec trois rencontres pour la France Japon Nouvelle-Zélande et Argentine, voilà donc ce qui nous attend sur euh, cette euh, grosse, euh, ce gros mois de, de trêve et ensuite ben on, on sera déjà de retour pour euh, une journée de, de Top 14 fin novembre et puis ensuite on attaque là déjà une nouvelle trêve pour les les coupes d'Europe qui euh, aura lieu encore pendant 15 jours. Voilà le rugby sera un petit peu décousu jusqu'à la fin de l'année avec euh, seulement euh, Euh, seulement deux journées d'ici euh, d'ici la fin de l'année ça va être un petit peu plus décousu euh, voilà pour le rugby et puis enfin du tennis on en parlait en ouverture euh, avec hier la finale d'Hugo Humbert qui était en, en finale du Rolex Premier Masters, dernière édition à, à la comète à l'arena, pardon à l'arena de du Paris-Bercy, euh, Accor Arena. C'est une défaite cuisante pour le Français pour finir la semaine 6-2-6-2 face à Alexander Zverev. Assez euh, logique, après une grosse, grosse semaine hein, du Français, quand même, qui est assorti. et Excusez du peu. Euh, D'ailleurs, lors du, des huitièmes de finale, euh, Carlos Alcaraz n'y plus ni moins que la deuxième euh, la deuxième mondiale à ce moment-là, deuxième tête de série, puisque c'était... Euh, Euh, on rappelle euh, l'absence de Yannick Sinner qui avait été forfait. Donc c'était lui qui se retrouvait meilleure tête de série. Ensuite on avait une grosse victoire aussi face à Thompson 6-2-7-6. victoire face à 4-9 en demi en trois manches. Et la marche était un peu haute hein, physiquement pour le français pour conclure la semaine. Mais euh, c'est ZRF qui a été le plus fort. Enfin, seulement un peu plus d'une heure et quart. 6-2-6-2 donc. Et euh, en revanche une belle semaine quand même pour le français. Qui va remonter encore un peu au classement. Il est 14e désormais, euh, son meilleur classement en carrière. Euh, Alexandre Zhiv prend la place d'Alcaraz, deuxième. Euh, donc Sinner reste leader. Alcaraz chute troisième. Zmedvedev quatrième. Djokovic perd encore une place. Il est cinquième. Forcément, il n'était pas présent. Il a perdu euh, les 1000 points de son de son succès l'an passé. Donc il passe derrière Medvedev. On a ensuite Fritz, Casper Ruud, Dominor, Rublev encore Dimitrov et donc Hugo Humbert bien placé Arthur Fils aussi qui a pris des points cette semaine il est 20ème euh, et même chose pour Giovanni M. Petit-Piericard 30ème gros gros serveur qui a fait aussi des gros gros matchs cette semaine et puis euh, on retrouve un peu plus loin Manarino mon fils au-delà de la 50ème place euh, il ouais, y a beaucoup de français il euh, y a Moutet, Caso, Muller tout ça autour de la 68ème place on a Hugo Gaston Euh, Quentin Alice, euh, voilà, tout ça fait partie du top 100. Lucas Pouille aussi qui reste dans le top 100. Alors, en revanche, pour euh, Richard Gasquet, pour l'instant, il n'y est pas, euh, il n'est pas très très loin. Il est euh, le français euh, 128e, euh, semble-t-il, 133e euh, aujourd'hui. Euh, voilà, donc il est un petit peu au-delà du top 100. Euh, cette Cette semaine, eh bien, au programme deux principaux tournois. Metz domicile pour beaucoup de Français. André Roubleff sera présent, tout comme Casper Les deux se battent pour une place pour le Masters, pour les Masters de fin de saison. Voilà, il est pour ça, pour, pour cette raison-là qu'ils sont présents. Euh, les Français, c'est fini pour Gregor Barreur Battu aujourd'hui. Corentin Moutet s'est qualifié après abandon de son adversaire. Euh, on aura Hugo Gaston demain, Richard Gasquet, je vous les avais passés tout à l'heure, Adrien Manarino jouera demain, Herbert s'est incliné aujourd'hui, trois manches, Quentin Alice est qualifié, Benjamin Bonzi jouera demain face à Bautista Agout, voilà les Français, et on aura un Herbert à Lys au deuxième tour, pour Richard Gasquet aussi, il y aura un gros match, voilà donc ce sera la, la principale tournoi de la semaine avec Belgrade en Serbie, Euh, alors, pas de Novak Djokovic qui sera pas présent, euh, mais enfin, il sera, il est présent dans les tribune, mais pas dans le, sur le, le cours. C'est Dominor, la tête de Sierra Numéro 1, qui lui se bat aussi pour une place pour les Masters. Euh, voilà, pour l'instant, Novak Djokovic euh, ne s'est pas manifesté pour ce pour participer à ce Masters, même si pour l'instant il est encore qualifié. Alors, oui ça semble. Euh, improbable, il pas, il n'a pas joué depuis un bon moment, mais en tout cas ceux qui ont des places à jouer euh, vont tout donner cette semaine pour essayer de se qualifier euh, donc pour euh, ces masters de Turin. Voilà pour le tennis et puis chez les chez les femmes, et eh bien cette semaine euh, depuis samedi les masters de fin de saison, ça y est on y est avec euh, pour l'instant donc je rappelle Ariana Zarenka, euh, Ariana Sabalenka pardon euh, Paolini euh, Zeng la chinoise Ribakina et puis dans l'autre groupe euh, Kokogov Igor Ziantek euh, Krizikova et Pegula l'américaine donc les huit meilleurs de la saison pour ce cet ultime Masters à Riyad voilà qui a lieu et puis euh, donc voilà ce qui se passe cette semaine et puis euh, pour les hommes donc deux tournois avant Le, la dernière ligne droite, euh, les Masters de Turin et bien sûr la Coupe Davis juste dans la foulée avec euh, la dernière euh, de Rafa Peut-être on aura l'occasion de le voir, on espère, euh, sur euh, les cours lors de cette phase finale. Euh, donc, euh, à voilà, ultime euh, phase finale qui aura lieu. Euh, donc, dans quelques semaines, euh, euh, ce sera donc. Euh, Du, euh, à partir du 19 novembre à Malaga donc euh, pour ce, ce final fort l'Espagne affronte les Pays-Bas en quart de finale et ensuite on, euh, ensuite il faudra voir euh, ce qui se passera euh, derrière soit l'Allemagne soit le Canada soit les États-Unis et l'Australie soit l'Italie Argentine voilà ce qui nous attend lors de la dernière étape allez une pause on retrouve Hugo on a un tout petit peu de retard donc on va, on va essayer de faire vite on va avoir Hugo dans dans cinq minutes pour euh, donc euh, cette deuxième partie d'émission avec le foot. On a pas mal de choses encore. Il y a Ligue des Champions qui revient cette semaine et euh, débriefer, bien sûr, euh, tout ce qu'on, tout ce qui s'est passé euh, lors de, de ce week-end. Allez, une pause avec euh, Bob Sinclair tout de suite et on se retrouve euh, dans la foulée avec les directs aussi. Hein. Tout est parti partout. Il euh, n'y a pas eu de but euh, à remis la radio pour l'instant. Allez, Bob Sinclair Uh, World c'est parti. On se retrouve juste après pour la suite. À tout de suite. 20h21h09. après cette pause on est de retour pour la deuxième partie donc euh, la deuxième partie euh, avec le foot Hugo qui va nous rejoindre dans un instant le temps de le mettre en direct nous allons l'avoir voir dans quelques petites secondes est-ce qu'il est avec nous Hugo allô allô je suis avec vous je suis avec vous oui comment ça va Ben, ça va très bien et toi, et toi Ça va, ça va, on n'a pas eu le temps de savoir en off là. Ça a été euh, du, voilà, du, du rapide euh, cette, cette euh, ce transfert. Euh, bah oui, tout va bien. Écoute euh, 21h13, on n'est pas en avance. Oula, oh on n'est pas en avance. Mais euh, on va essayer de faire euh, dans les temps. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses, hein, évidemment, puisqu'il y a le retour de la Coupe d'Europe cette semaine. Et, euh, et puis tout le débrief à, à faire. Euh, les directs aussi sont partis. Euh, les quatre matchs. En Ligue 2, en Angleterre, en Espagne et en Italie. Pour info, je suis Fulham Bradford. Très bien. Bon, bah, on te laisse la main sur ce match. Et pour le reste, Celta Vigo qui a ouvert la marque face à Retafé. Et en Italie, depuis euh, la deuxième minute, 1-0 pour la Lazio face à Cagliari. Eh bien, revenons euh, sur ce qui s'est passé déjà euh, ce week-end, un petit peu partout en, en Europe. Après, on aura bien sûr euh, les matchs à présenter de la semaine euh, européenne. Donc, revenons donc sur euh, les différents championnats avec l'Allemagne pour commencer. L'Allemagne, c'était la neuvième journée euh, avec euh, le Bayern toujours euh, toujours en tête à la faveur d'un succès face à Berlin. Et on a euh, surtout euh, peut-être retrouvé enfin un, un Coman euh, à son niveau. Ouais, il est encore il est encore buteur Coman, il il enchaîne les bonnes performances là dernièrement sur les derniers matchs, sur les dernières semaines. Donc euh, donc ouais, ça fait plaisir de le revoir euh, au top niveau avec le, avec le Bayern c'est vrai qu'on le rappelle mais cet été, il avait failli euh, partir hein, partir en, en Arabie Saoudite même, c'était un choix un peu euh, voilà surprenant ouais surprenant ouais, de, de sa part sachant qu'il est encore relativement jeune en tout cas ou dans, dans la fleur de l'âge comme on dit et, et il avait encore de, vraiment de, de belles années devant lui donc c'est vrai que ça fait plaisir de le revoir à ce niveau là avec euh, avec ce Bayern là et, et voilà globalement un Bayern qui a largement maîtrisé son sujet tu l'as dit contre l'Union Berlin euh, victoire 3-0 ça aurait pu être plus euh, s'il y avait pas eu quelques quelques manqués mais il y a encore un gros match aussi d'Harry Kane qui a signé un doublé après avoir signé je crois deux triples d'affilée donc encore un gros match d'Harry Kane voilà, euh, wow, franchement euh, non, match, match plein du Bayern qui euh, donc, euh, a profité on va en parler juste après, mais de la défaite de Leipzig euh, pour reprendre son trône de leader euh, euh, tout seul hein, Donc euh, avec 23 points et euh, surtout encore une fois, hein, on est habitué avec le Bayern quand même hein, même s'ils n'ont pas gagné le titre l'année dernière mais un gros hein, déjà qui, qui leur permet euh, finalement presque d'avoir un point de plus oui. euh, au classement euh, avec une différence de but de plus de 25 en 9 journées, c'est quand même vraiment pas mal. Fort, ouais. Donc euh, non, non, vraiment un match plein de, de leur part contre Berlin, euh, on a retrouvé un grand Bayern. Alors Arikane, tu en parlais, c'est 11 buts en 9 matchs, c'est euh, ah ouais. voilà, les meilleurs buteurs. Juste devant, on en parlera de Omar Marmouche qui est le buteur de Francfort, euh, on va en parler d'ailleurs tout de suite, qui, qui a fait un carton ouais. plein ce week-end face à Borum, la victime euh, du, euh, de la semaine. Euh, 7 buts à 2. Il y Alors il a mis... de la semaine. Il, ouais, a, mis... il en a un trophée pour toi. Ouais, c'est ça. Alors il a mis qu'un but d'ailleurs sur les 7, Marmouche. Et ah. là, il, y a que, il y a eu que des buteurs différents. Ah non, et Kitty, qui a et un doublé, mais sinon pour le reste c'était que des buteurs différents. Donc en plus tout le monde a participé à la fête. Euh, bah c'est bien, c'est bien pour le moral, même si ça fait pas, fait que toujours que 3 points, mais bon c'est pour la confiance, c'est c'est pas mal. Ouais pour la confiance et puis encore une fois c'est aussi une histoire mais il y a un de Golavérage. C'est gros, ouais. gros succès comme ça, c'est toujours important. Euh, ça leur permet d'avoir quasiment à un Francfort euh, le même virage quasi de, de Leipzig, euh, même s'ils sont trois points derrière au classement. Euh, mais voilà, Francfort qui confirme sa, sa, sa très bonne forme actuelle, son bon début de saison, avec euh, ouais ces deux joyaux qui sont pareils en très grande forme dernièrement. Bah, tu l'as dit, Marmouche euh, qui a marqué donc un but sur les sept, mais qui a délivré aussi deux passes décisives, et, euh, et puis Kiki du coup qui, a, qui compte maintenant quatre buts en tout depuis le début de saison euh ce qui est quand même pas mal hein ouais, en fait, ouais, ce match ouais, c'est c'est très bien et surtout quand on connaît voilà son, son passif délicat euh, depuis euh, pas quand il est arrivé au PSG. Donc euh euh voilà c'est c'est c'est une très belle équipe Francfort qui qui est offensive euh voilà une mentalité allemande hein ça s'arrête pas tu as 3 4 0. Euh parce que oui Francfort menait 4 0, ils sont au borum et revenus à 4 2 et puis après euh voilà de la 61 e à la 69 e ils ont marqué trois buts Francfort euh, Ils ont déroulé. Et voilà, ça fait 7-2. Il y a eu, voilà, les 20 dernières minutes un peu plus calme, même calme, très calme. Il n'y a pas, il y a eu très peu d'occasions. Mais en tout cas, ouais, c'est un gros succès de Francfort qui, donc, euh, voilà, remonte à la troisième place. Et oui. peut-être, euh, voilà, mettre euh, une petite pièce ou en tout cas suivre de près cette, cette équipe euh, en championnat cette saison qui peut faire, euh, qui peut aller titiller les, les plus gros dans les trois, dans quatre premières places, quoi, je pense. Euh, oui, ouais, je pense qu'ils peuvent, ouais, être européens euh, si ça se. Ça se poursuit, en tout cas, pour l'instant, ils tiennent bien la cadence. bah on en parlait, du coup, bah, qui est tout l'inverse, un, un seul point pris sur les neuf matchs, 29 buts encaissés et un 9 marqués. Enfin, c'est euh, une saison euh, ouais, est tout qui, est déjà, euh, qui est déjà très compliquée. Euh, tu le disais qu'il remontait troisième, Francfort à la faveur aussi d'un match de, de Leverkusen 0-0 face à Stuttgart, qui a manqué l'occasion de rester sur le podium. Euh, ouais, Schuttgart qui reste au milieu de tableau et puis on peut aussi peut-être donner ce cette victoire de, de Dortmund qui a battu Leipzig donc justement on t'en parlait Leipzig qui, qui n'est plus euh, co-leader puisqu'il y a eu cette défaite euh, face à, à Dortmund 2-1 et c'est Guirassi encore qui euh, qui est le buteur et qui permet à, à Dortmund de s'imposer ouais c'est ça c'est ben... ça La psych a quasiment pas trop, pas réellement existé dans ce match. Hein. Dortmund aura vraiment eu la, le, le pied sur le ballon euh, la plupart du temps dans ce match et, euh, et aura eu la, la plupart des occasions également. Donc euh, une victoire logique, une victoire logique euh, euh, de Dortmund avec euh, pareil le homme en forme aussi. Hein. Et chaque équipe a un petit peu son, son, son homme en forme et tu l'as dit Girardis qui marque encore une fois, son cinquième but en sept en match euh, en, en championnat cette saison et il confirme vraiment bien depuis qu'il arrive à Dortmund. Donc euh, c'est un très bon résultat ouais pour euh, pour le Borussia pour le BFAOB et euh, voilà c'est un coup d'arrêt euh, pour pour Leipzig leur première défaite hein, de la saison euh, en championnat donc euh, oui tout euh, à fait et je l'ai dit voilà ça ça permet au Bayern d'être seul euh, d'être le seul leader de de cette Bundesliga et ça permet surtout aussi à Dortmund voilà de, de réintégrer le top 5, de remonter de, de deux places et de rester à hauteur euh, voilà de de de ses principaux rivaux euh, en classement donc je pense à, bien sûr à Leverkusen tu l'as dit qui a, qui a fait match nul ou encore à Fribourg, hein, qui est également le même nombre de points que, que ces deux autres équipes-là. Donc euh, bah, Dortmund qui réintègre le top 5, donc c'est vraiment un très bon résultat pour l'un, et une très mauvaise opération pour l'autre. Et, euh, et, et donc, le, le seul a vaincu aussi, maintenant, le Bayern de la, de la saison. Ouais. Euh, tu l'as dit, donc, bah, Dortmund, euh, Bayern reste leader avec 3 points d'avance sur Leipzig, et puis ensuite, il y a encore 3 points de retard pour Francfort, à 17 points, et on a une, une triplette de 16 points, Leverkusen, Dortmund, Fribourg, Et Berlin à 15, et après on, à, on descend un peu plus bas. Et euh, on a euh, donc quand même, Offen à 8 points, Kill 5 points, et donc je le disais, Borum, un seul point pour le moment. Euh, le programme de la, de, du week-end, qu'est-ce qu'on peut cocher euh, sur ce week-end euh, d'intéressant Il n'y oh, a pas vraiment d'affiche euh, qui, qui saute aux yeux. Euh, Peut-être que je te garde Francfort Ouais, je te garde Francfort à voir pour la. Peut-être la confirmation de, de Francfort, Stuttgart qui est ils sont Commerce en huitième. Ouais. Ouais, c'est ça, huitième. Euh, dans ce cas-là, si on coche Stuttgart Francfort, on peut peut-être cocher Leipzig euh, contre Manchester United. Exactement. Ce, ce bien, que je, je Glad... pensais ouais. qui est 9ème et Leipzig donc deuxième. Et, et puis voilà, Borum, on le disait, voilà, c'est <rire> plus que compliqué. Et ils affrontent les champions titres, ils affrontent Leverkusen ce week-end. Donc ça va être encore, je pense, très très euh, ouais. bah, très très difficile pour eux euh, pour ce week-end qui arrive pour cette dixième journée. Ouais, ouais, ça va être très complexe. Très bien. Bon, voilà ce, ce qu'on va cocher pour, pour ce week-end. Et puis, euh, on avait aussi euh, la Coupe d'Allemagne, euh, donc euh, la semaine dernière. Euh, alors, pas, on va pas donner tous les résultats bien sûr, mais qualification de Leverkusen sans problème, de Leipzig, euh, de Wolfsburg qui a battu Dortmund aux prolongations, Stuttgart aussi est passé, Francfort sans problème aussi, euh, le Bayern aussi qui a battu Alliance 4-0. Et euh, voilà les principaux, les principales qualifications de euh, Fribourg aussi. Donc voilà les qualifiés de des de 16e qui vont se qualifier en 8 donc de cette Coupe d'Allemagne. Euh, on file en Italie où d'ailleurs on a un match toujours en direct. C'est la Ladio qui mène face à Cagliari 1-0 toujours. Euh, ouais, ça n'a pas bougé pour le moment. En Serie A, donc, on jouait cette... C'était la onzième journée, c'est ça, ouais, onzième ouais. journée. Euh, avec la Juve enfin qui, qui va mieux, qui euh, enfin qui va mieux, euh, qui avait quand même enchaîné deux nuls encore sur les dernières journées et enfin qui gagne 2 euh, à 0 C'était à, à l'extérieur du côté de Houdinez. mais euh, ouais, c'est vrai que sur les derniers résultats, il y avait quand même eu euh, trois nuls et seulement deux victoires. C'est quand même poussif hein, même si bon, ça ne perd pas mais il euh, y a plus de nul que de victoire quand même, pour l'instant Ouais, ça reste un peu cette, euh, cette image de la juge qu'on a depuis euh, une, deux, une, une, deux trois saisons quand même hein. Euh, Mindora, même si ça, voilà, le, le jeu est quand même plus plaisant et, et comme tu dis ça reste poussif mais euh, relativement efficace euh, depuis l'arrivée de Thiago Motta euh, cette saison euh, même ça reste voilà, un petit peu en dents de scie mais tu as dit ça ne perd pas non plus Et euh, voilà, ils ont su être pour le coup efficaces sur ce match-là face à face à Udinezé. Euh, Udinezé qui voilà redescend petit à petit. Hein, on, on le rappelle, il avait fait un gros gros début de saison au point de s'installer euh, vraiment sur le podium de cette série a. Là, ça commence voilà, à redescendre. Euh, les, les pendules s'en mettent à l'heure, comme on dit. Mais euh, mais voilà, un bon match de la Juve, un bon match de, de Kefren Turam par, par ailleurs, qui est vraiment à l'origine du premier but, d'ouverture du score, il a il a frappé... Euh, sur le coteau, ça retouche le gardien et ça rentre ensuite le ballon dans le but, donc c'est un, un CST bien évidemment euh, euh, accordé donc par le, pour le gardien euh, de, de, de l'Odinese. Euh, mais voilà, un match sérieux, ouais, de, de la Juve appliqué, euh, donc ça permet euh, bien sûr euh, à la Juve d'encranger 3 points et euh, et de rester vraiment à l'affût du podium ils sont ils sont qu'à un point de la Talenta de la FIO oui. et ils sont qu'à qu quatre points voilà de, de Naples premier, de de l'Inter deuxième à trois points donc euh, voilà les reste reste dans les clous mais maintenant il va falloir enchaîner confirmer et on le sait hein, que ce soit dans le football ou dans ou n'importe dans quoi d'autre la confirmation c'est le plus compliqué et là on va falloir vraiment enchaîner durant les prochaines semaines pour eux sachant que bon il y a la Coupe d'Europe aussi qui arrive quoi. ouais on n'a pas ratelé à Kiel, hein, du coup euh, cette semaine ouais Euh, le, le Milan AC euh, qui est en Donsi. Le Milan euh, sur les cinq matchs, c'est un sur 2. Une victoire, une défaite à chaque fois. Et euh, là, c'était une, une victoire, mais ça confirme pas à chaque fois. C'est à Monza euh, donc euh, qui reste du coup euh, septième. C'est ça fait déjà beaucoup de points perdus là avec ces, ces matchs en si Bah ouais, je crois, début de saison. On, on, ouais, comme tu le dis, en si c'est le terme. Euh, voilà, Milan. Euh, Même là, cette victoire 1-0 à Monta dans ce derby, c'est ça a été poussif aussi pour le coup. Et puis, même si voilà, Milan a globalement dominé cette rencontre, il euh, n'y a jamais eu vraiment beaucoup de d'occasions nettes. Euh, ça n'a jamais été vraiment clinique de leur part. Euh, et, voilà, il y a eu ce but juste avant la mi-temps de, de Reinders à la 43e qui voilà leur permet de donc les trois points et quand même de de souffler un peu, de remonter euh, au classement. Mais euh, effectivement, euh, voilà, c'est toujours pas le grand Milan. Euh, en tout cas des dernières saisons qui nous avaient habitué à beaucoup mieux euh, on ne l'a pas encore retrouvé ce Milan-là euh, Voilà, notamment euh, en attaque euh, ça reste, ça reste voilà, moyen mais euh, voilà, trois points qui font du bien bien sûr, euh, comme je l'ai dit, pour Milan dans ce derby-là pareil, On va falloir essayer de confirmer maintenant, mais ça risque d'être un peu plus compliqué que, que la Juve euh, il, euh, il joue qui cette semaine, Milan euh, Milan cette semaine, ça joue bonne question, j'ai pas. Ah, bah c'est le, le, oui, ouais, le, le réel, c'est le réel. Oui, c'est le réel demain soir, pas. oui, oui. Ouais, ouais. Exact, ouais, ça, va, ouais, ça va pas être simple. Et ouverture du score de, de Brentford hein, à la 24ème minute de jeu, face à Fulham. Et bah. Euh, faut... J'ai loupé le but, hein, pour être honnête. Alors, et bah, Brentford, ok, qui. Euh, pour l'instant, si ça se, ça se confirmerait, il pourrait repasser huitième. Euh, si, si, bien sûr, hypothétiquement, on est qu'à la troisième minute de jeu. Frappe et, de loin. Et on a eu aussi un but euh, en Ligue 2, puisque Metz a ouvert le score sur la pelouse d'Ajaccio. Donc 1-0 pour l'instant, pour Metz, qui pourrait repasser 5e hein, et revenir seulement à, à deux points du podium, en, à 1 point même du podium en cas de, de succès. Donc euh, un match important. Euh, on à euh, ça va remonter, Metz ouais ça bon, bah, ça peut remonter tous ouais. les deux ans ça monte ça descend c'est un peu l'ascenseur ouais. euh, on connaît ouais. euh, il y avait un gros match ce week-end c'était Naples face à Bergam. Et, euh, et Naples qui qu a, qu a vu bah, une grosse défaite là au passage face à Bergame qui, qui confirme bien on en avait parlé euh, il y a quelques semaines Bergame euh, voyait un petit peu on attendait un petit peu une confirmation bah ça, c ça, pour l'instant ça se passe bien euh, et confirme surtout face à un gros donc c'est pas ils sont pas là par hasard Non bah, non, bah ils ont gagné chez le leader. Hein, tout simplement, Naples, qui reste leader justement, mais euh, mais voilà, ouais, c'est un énorme revers euh, subi par les Napolitains avec un, un match, un gros gros match de la Talenta, tu l'as dit, très sérieux, très appliqué, euh, qui pourrait même faire un peu penser du coup euh, à cette finale d'Europa League l'année ouais. dernière euh, face à Leverkusen. C'est ça. Euh, ça, fait un peu, ça fait un peu ça, voilà. Naples donc qui est premier, qui est censé euh, voilà être l'équipe euh, presque la plus en forme euh, de ce début de championnat, de ce début de Serie A euh, 24-25 et la Talanta voilà qui ben qui a terrassé euh, simplement le leader 3-0 avec ben, justement en plus pourquoi ça ressemble encore plus à la finale de l'année dernière c'est qu'il y a eu un, un doublé de Lukman un Lukman qui oui, avait euh, oui, qui a survolé la finale oui. d'Europa League ouais euh, le, la saison dernière en fin de saison dernière donc euh, non voilà ouais, gros gros match de la Talanta qui pourtant enfin euh, euh, fait un bon début de saison mais euh, a quand même euh, encaissé trois défaites en onze matchs euh, alors c'est pas énorme mais je veux dire euh, voilà c'est pas une équipe qui survole à la base tous ses adversaires euh, mais là là dessus euh, voilà ils, on, on sait que l'Atalanta, voilà, ça peut vraiment survoler une rencontre. Si euh, l'équipe est bien en place, si euh, voilà tout le monde est décidé, ça peut être vraiment une très belle équipe. Euh, avoir joué, avoir évolué. Euh, avec voilà Lukman, De Kettler, Fazalic, hein, euh, pour, pour ne parler que euh, du niveau offensif de cette équipe. Et euh, non, voilà, un match très sérieux. Mais euh, voilà, gros coup de frein pour Naples. Et, euh, en espérant pour eux, hein, bien sûr que... Euh, voilà, Ce pas le début d'une chute hein, Naples. On le sait que l'année dernière, c'était très compliqué. Euh, après, après, notamment, leur titre, euh, il y a deux ans, trois ans. Deux ans, Naples, je crois. Deux ans, ouais. Euh, ouais, deux ans, mais euh, mais voilà, en espérant que Naples, pour eux, va, vont vite euh, s'en mettre d'aplomb à l'endroit, et euh, et repartir dans l'avant, parce qu'effectivement, une défaite 3-0 comme ça, à domicile, euh, quand t'es leader en fait, comme ça, t'es de Serie A, face à des adversaires, euh, direct, oui. Comme ça, ça, ça fait mal, ouais, direct, donc ça fait, ça fait très mal. Euh, mais bien sûr que c'est, ça fait vraiment du bien pour la Talanta, Et pour, euh, Bergam, ça fait huit matchs sans défaite, hein, consécutives. Euh, dont six 6 victoires c'est quand même euh, c'est quand même fort et euh, la dernière défaite ça remonte fin fin septembre hein, donc euh, ouais, ça ça remonte ça fait une grosse grosse série et même en en, Ligue de, en coupe d'Europe ça ça suit bien donc euh, ça confirme plutôt bien euh... ça marque euh, ça marque pas mal l'Atlante à la 3-0 euh, ils ont gagné fin octobre 6-1 contre les le Lazio c'est leur meilleure attaque euh, du championnat ouais, tout simplement et de loin ouais, en octobre euh, ils avaient gagné 5 ans contre contre le Genoa enfin ouais vraiment ça marque euh... Ils avaient commencé la première journée 4-0 à Lecce, donc euh, ouais, ouais, c'est pour ça que je parlais surtout des joueurs offensifs. C'est très très sérieux. Ouais. Ouais, ouais, ils ont quand tu regardes par rapport à Naples, il y a, il y a eu de 11 buts de plus, c'est énorme. Euh, ouais, après ça. seulement 11 matchs, c'est vraiment c'est énorme. Euh, L'Inter rapidement qui gagne un zéro et qui en profite du coup qui profite de cette défaite de Naples pour venir à un point, c'est grâce à Martinez euh, encore une fois hein, qui est décisif. Hein. Ah ouais, bah mais ça gagne 15-0 contre Venise. Euh, qui y a, qui, y a qui eu est l'an dernier, il ouais. ouais, y a eu des occasions pour l'Inter, mais euh, ça a été assez piètre, euh, finalement, devant le but, dans le dernier geste, geste. Euh, notamment, euh, on est habitué, à à point de de France, mais euh, de la part de Marcus Thuram. Euh, mais, euh, mais voilà, ça reste trois points importants, mais c'est vrai que euh, gagner euh, 15-0 contre l'Inter, que ça as cet effectif-là, que tu t'ambitionnes, bien évidemment, encore une fois, d'aller... Euh, Euh, choper le brandir le Scudetto à la fin de saison gagner qu'à 0 contre Venise. alors que ouais au classement euh, voilà tu cours derrière Naples euh, voilà c'est quand même pas non plus une grosse satisfaction euh, mais voilà euh, grâce tu l'as dit à Lautaro, euh, juste après l'heure de jeu euh, ça leur a permis de ces trois points là euh, très importants euh, bien sûr avec, sa, avec cette défaite euh, de Naples mais euh, voilà quand es, quand l'Inter encore une fois que as cet effectif là Que tu euh, as ben de grandes ambitions, euh, voilà, faut, faut montrer beaucoup plus que ça contre euh, contre un promu, contre une équipe comme Venise qui, euh, qui est qui est avant-dernier dans la zone rouge, donc voilà, euh, c'est ça reste trois points pris, mais euh, pour moi c'est pas c'est pas du tout un bon résultat, et une bonne performance de l'Inter, c'est pas suffisant du tout. Ouais. Euh, un mot juste très rapidement de la Fiorentina qui on en parle pas beaucoup, mais qui pour l'instant fait bien, euh, fait, fait vraiment le, le, le, la bonne saison, le bon début de saison puisqu'il est Quatrième et avec une victoire euh, donc à au Torino 1-0 et là c'est pareil ça fait une grosse série pour euh, Fiorentina tout simplement sept victoires consécutives euh, et si on remonte un peu plus loin il euh, n'y a pas eu de défaite depuis quatre cinq six sept huit neuf matchs en défaite. Euh, dernière elle remonte bah, justement face à Bergam. c'est marrant qui faisait un peu une série euh, pareille c'était le 15 septembre et depuis il y a eu que des il y a eu un seul nul pour huit victoires Donc c'est vraiment, euh, euh, vraiment la, la grosse série du moment pour la Fiorentina euh, qui, qui avait un peu bien fini aussi l'année la, la, la saison passée hein, quand même. Ouais, et puis et puis ça a bien recruté aussi euh, euh, cet été je pense. Euh, bah, notamment on le connaît tous euh, en France maintenant, enfin euh, il n'est passé qu'une saison euh, en France, mais euh, ils ont recruté Moïskine euh, ouais. devant qui a d'ailleurs marqué justement le, le, le seul but de, de ce match ce week-end euh, face, face au Torino. Euh, et Moïskine qui est déjà en championnat à 5 buts en, en 10 matchs hein, donc ben hey. voilà après un, un demi but par match donc euh, est euh ouais, qui est aussi dans, dans une bonne forme et qui revient très bien Moïskine euh, après avoir quitté donc la Juve euh, donc ouais la Fiorentina ouais, pareil a surveiller dans ce championnat là et qui pourrait euh, ouais aller titiller un petit peu euh, ce top 4 Euh, qui est d'ailleurs euh, voilà, ça peut, quatrième ça peut, ça peut venir embêter la Juve qui est juste derrière ça peut embêter la l'Atalanta donc euh, ouais il faut, faut prêter attention tu l'as dit on n'en parle pas beaucoup de cette fio mais il va falloir vraiment aller, les suivre euh, pour les prochaines semaines encore ouais. euh, et puis tiens la défaite de la s roma face à Véron 3-2 et qui s'enlise un peu plus la S-Roma qui est plus que l'ombre d'elle-même 13 points seulement à 12ème place euh, seulement 3 victoires donc euh, c'est plus la S-Roma qu'on a connue et vrai que depuis un de, de, ou 2 ans maintenant c'est un peu le... c'est un peu le cas donc euh, très loin ah, c'était quand même déjà ouais oui de, deux... ouais deux bien. ans ouais. bien a de temps que c'est quand même quand même compliqué en tout cas il ne joue plus les premiers rôles non plus quoi non. Et... Ça, ça, ça avait remporté la conférence league il y a quoi 3 y ans avec mourinho ouais depuis euh... Euh... si je me trompe pas ouais c'est la conférence ouais ouais c'est ça euh, ouais, ouais, pour la première édition il me semble ouais. mais c'est vrai qu'en championnat c'est toujours compliqué depuis quand même plus plus de temps que ça hein. Quand même, oui euh... c'est vrai que fait à un moment que mal le mal est là et puis la Lazio donc en cours face à Cagliari un partout du coup et de Cagliari donc à la mi-temps au euh, classement Naples 25 points ensuite on a l'Inter 24 Bergam Fiorentina 22 la Juve 5 e 21 la Lazio suit derrière avec 19 points Là, le Milan AC 17 et en bas alors c'est très serré puisqu'entre euh, Cagliari qui est 14 e euh, et Lecce qui est dernier il y a un seul point qui sépare toutes ces équipes entre les deux il y a 4 euh, équipes à 9 points et 3 équipes à 8 points donc c'est ultra serré Monza, Venise, Zetche, qui sont, il n'y a personne de vraiment décroché dans ce dans ce bas de tableau. Euh, Attardons-nous un moment sur la prochaine journée. moi, euh, on... ouais, je... oui, il, y il, y il y a des bons petits matchs. Je cacherais bien, bah, bien, bien entendu, Inter Milan, Napoli. Hein. Ouais. Ça, le, puisque là, ça peut, ça peut être un tournant. Enfin, un tournant. En tout cas, ça peut changer le des euh, du classement. L'Inter pourrait prendre la tête à domicile en plus. Euh, C'est sera que le, le, le gros coup, le gros coup sur la tête qu'a pris le Napoli contre l'Atalanta, ça peut faire mal, ça hein. peut faire, ça peut jouer, euh, ça peut vraiment jouer effectivement. Euh, je regarde juste euh, les matchs de la semaine. Alors le Napoli euh, jouera pas parce qu'ils y n'ont pas de coupe d'Europe, euh, Napoli cette, cette, cette année. Euh, et l'Inter, je regarde qui joue à Arsenal. Hein. Attention, il y a deux gros matchs pour l'Inter cette semaine. Hein. Mercredi l'Arsenal et dimanche Le Napoli, pendant que le Napoli, ne jouera pas. Donc, euh, bon Après, c'est bien aussi d'avoir un, un rythme comme ça, mais y a fait, ça fait quand même deux gros matchs à venir pour euh, Et donc, ouais, on a raison de plus de suivre cet Inter-Napoli euh, dimanche. C'est que voilà. Exactement. Il y a Napoli qui, qui sort d'une grosse défaite euh, face à la Talenta, puis il y a l'Inter qui peut ouais. enchaîner, mais qui, a effectivement, qui peut laisser des plumes euh, face à Arsenal euh, cette semaine. Donc euh, ouais, C'est un choc à suivre. Et puis après, bah, lui, ce week-end aussi, en Serie A, il y a ouais, plusieurs matchs. Il y a quand même la Roma, même si ça va pas très bien, même pas, pas du tout, contre Bologne. Oui. Bologne qui joue évidemment en Ligue des Champions cette semaine aussi. Oui. Euh, face à Monaco. Oui, ça, ça fait un... oui, ça. Euh, Monaco, c'est euh, ça. Pas Monaco. Qu'est-ce qu'il y a d'autre y On peut cocher peut-être Atalanta, justement, qui est l'Atalanta qui est en forme contre Udinese, si on peut encore les considérer dans un bon début de saison. Et puis, surtout, quand même aussi le derby, le derby turinois, et entre oui. la Juve et le Torino, euh, samedi soir à suivre, euh, Voilà pour un petit derby turinois. C'est toujours une, at une atmosphère, une ambiance particulière, quoi. Exactement. Ouais. Donc il euh, y a de quoi faire la journée qui démarre dès jeudi d'ailleurs. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors pourquoi Parce que aussi euh, désormais, vous, vous l'avez peut-être vu, l'équipe, la chaîne équipe qui a pris les droits de la Serie A en France. Et euh, donc bah, vous pouvez voir euh, des matchs un peu tous les jours. Un match jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il ouais, y a des matchs d'abord Inter Milan-Napoli devrait pro probablement être euh, diffusé dessus, hein. sachant que la chaîne équipe ils ont que deux affiches si je me trompe pas donc par journée, ouais. deux matchs par journée. Euh, alors je sais pas si, alors, je, à vérifier mais, mais ouais. je, je sais que du coup ils ont créé aussi une chaîne payante euh, qui est l'équipe Live Foot euh, qui est dispo euh, que alors, soit via Chromecast une clé Chromecast soit ben, via les téléconnectés avec l'application ouais. etc euh, ou sur internet hein, bien sûr sur un ordinateur euh, voilà alors, après est-ce que la chaîne d'équipe est obligée de diffuser gratuitement un match par journée je ne sais pas c'est ça que ça que je demande à vérifier ou est-ce qu'ils peuvent mettre leurs deux matchs par journée leurs deux affiches sur leur chaîne payante c'est ça qu'à vérifier mais euh, Mais voilà, je veux dire, ne, ne, ne pas croire non plus que le foot italien est tout le temps, euh, euh, regardable gratuitement maintenant. Oui, oui, non, oui. Euh, voilà. Il y a, quel, il y a deux et affiches, Mais c'est quand même plaisant, voilà, on peut, on peut toujours se regarder une petite affiche du football italien gratuitement parfois sur la chaîne d'équipe. Il reste plaisant quand même. Mais euh, voilà, c'est pas non plus la totale gratuité euh, et le retour à ce football-là sur la TNT. Il faut faire attention quand même aussi. Oui, oui, c'est vrai. Mais voilà, donc, euh, en tout cas, il y a, vous pouvez regarder au moins deux matchs dans la semaine. Ouais. Euh, très bien on va en Espagne il est déjà 21h37 on va vite vite enchaîner euh, la deuxième journée donc de Liga oh, arrêtons-nous sur bah, le FC Barcelone c'était hier qui s'est imposé face à l'Espagnol Barcelone dans le derby euh, donc de Barcelone 3 buts à 1 voilà ça va bien ils sont bien bien sereins avant la avant la Ligue des Champions qui arrive Et puis, bah, ils profitent même si c'est pas du fait du Real, mais de ne pas avoir joué le Real pour euh, surtout prendre une belle avance hein, encore. Ouais, bah, le Barça a fait un énorme début de saison. Ils sont vraiment dans une forme olympique. Et, et voilà, vous êtes maintenant on voit 9 points d'avance sur le Real, qui, comme tu l'as dit, évidemment n'ont pas pu jouer leur match à Valence avec les, les événements météorologiques qu'on connaît tous depuis depuis une bonne semaine. Euh, mais euh, voilà, on sent que ce Barça là. Pas grand chose, pas pouvoir les empêcher, je pense, euh, d'aller euh, potentiellement glaner euh, ce, ce trophée de, de champion d'Espagne euh, à la fin de saison. Alors, rien n'est fait, il y a encore très tôt dans cette saison-là, mais quand tu vois ce Barça-là vraiment évoluer avec euh, des Daniel Mo, des Rafinha, euh, des Yamal, bien évidemment, en grande forme comme ça, même des Lewandowski, euh, qui, même s'il n'a pas marqué là ce week-end, mais euh, qui reste euh, dans, dans une très bonne forme aussi, voilà, tu as du mal à te, à te dire où ouais, est ce qu'il pourrait vraiment les empêcher, à part une hécatombe de blessures, euh, ce qu'on ne va pas leur souhaiter à part une équatombe de blessure qui pourrait vraiment leur pourrir une partie de saison. Mais non, franchement, ce Barça-là est très plaisant. Ils ont survolé ce match, actuellement ce derby-là, surtout en première période. Ça a été un peu moins glorieux en seconde période. Parce que, voilà, c'est d'ailleurs là où où ils ont pris un but. Ils ont caissé le but juste après leurs deux jeux. Mais mais leurs trois buts, ils les ont marqués en, en première période. Mais mais voilà, c'est vraiment encore une fois un gros match dans ce derby-là de Barcelone pour pour ce Barça-là et qui ouais s'installe vraiment tranquillement sur son trône de leader. Et Comme avec le Bayern tout à l'heure, ils ont une très grosse différence de but hein, de plus 29 en 12 matchs, ce qui est quand même pas mal du tout. Et, euh, et voilà, franchement, c'est une très belle équipe euh, cette année euh, de Barça euh, avec euh, avec un Alors l'Atlético qui euh, aussi joué euh, hier, qui s'est posé face à l'Aspalmas et qui en profite aussi bah, pour revenir à, à un petit point du du Real, euh, voilà, qui. Qui reste bien installé il de sur ils ont fait l'Atletico. Ouais. C'est ça, ouais, ils, ils ont pas euh, Ils n'ont marqué que deux buts, mais euh, en tout cas ils étaient quand même, on peut le dire, vraiment nettement super à son à leur adversaire du jour. Mais euh, bah, deux buts euh, ça suffit pour, pour s'imposer et, euh, et là maintenant il y a une préparation du match face à Paris aussi. Ah bah oui ouais, non, mais là ils arrivent euh, voilà, avec plein de confiance pour ce match face au PSG. Euh, on en parlera tout à l'heure bien sûr euh, qui a gagné aussi le PSG mais euh, voilà qui a quand même beaucoup moins de certitude je pense que que cet Atletico là euh, et que oui je disais ils ont fait de l'Atletico parce que oui ils ont gagné tranquillement ce match en le dominant mais voilà on sait très bien que l'Atletico c'est jamais une tempête offensive, c'est pas une c'est pas une machine à but, c'est pas une machine à scorer. C'est de l'Atletico, ça joue, c'est de la grinta, c'est tout ça, c est, c est, ça joue dans les petits espaces, euh, voilà, c'est ça construit tranquillement son jeu. C'est pas voilà, c'est pas du football, euh, c'est pas une pluie de but à chaque fois que la y Tisco, C'est pour ça que j'ai dit ça. Mais voilà, encore un match très sérieux de, de leur part aussi, euh, avec euh, avec un, un, un bon petit match de Griezmann qui est sorti juste après l'heure de jeu. Il euh, n'y a pas non plus été flamboyant, mais il a fait son match. Euh, mais bah ouais une, une bonne victoire du coup, ouais, qui, qui leur permet de recoller à leur rival madrilène à la troisième place. Enfin euh, Ils sont à un point du Real. Euh, mais donc voilà, ils retrouvent le podium, c'est le principal aussi. Même si attention, Villarreal qui est juste derrière, ils ont un match de retard également, du coup, euh, puisqu'ils n'ont par exemple pas pu jouer non plus évidemment ce week-end oui, à cause de inondations. Mais, euh, mais évidemment, c'est trois points qui font du bien. Et encore une fois, ouais, pour, pour se préparer pour pour ce match euh, face au face au Paris Saint-Germain euh, mercredi. Euh, rien de tel, rien de tel pour ce déplacement au Parc des Princes. Mais euh, ouais, donc euh, le PSG est prévenu quand même, il de rien. Oui, ils sont prêts. Ils sont bien prêts, en tout cas, pour cette rencontre. Valence, ouais, j'ai été un petit peu arrêté là-dessus, qui, qui est dernier, hein, Valence. Hein. C'est surprenant. Ils ont vraiment vraiment chuté ce début de saison. Une seule victoire. Et euh, bah non, il faudra attendre un petit peu pour avoir le, le report de ce match, mais en tout cas, qui, qui démarre très, très mal. Euh, le classement de combat, on l'a dit. Hein, tu l'as dit, 9 points d'avance pour le Barça en tête. Euh, Atletico revient à un petit point du Real. Dans la Villarreal, 2 points de retard. Euh, sur l'Atlético 21 points au Saison aussi et donc en bas Aspermas, de Lille et Valence. Euh, dans cette prochaine journée de championnat, on sera sur la treizième journée. Euh, Qu'est-ce qu'on va coucher Il n'y euh, a pas de grosse grosse affiche. Pas grand chose. Non. non, pas grand chose à se mettre sous la dent sur cette affiche, hein, sur ces affiches là. Euh, bah ouais non. Ouais, la société de Barça, Real au Sazuna, non, l'Atlético va à Mallorca. non, ce sera pas les les gros matchs du week-end, non. Ah, peut-être si, on peut quand même peut-être Real au Sazuna, au Sazuna qui est cinquième hein, quand même. Ah, on a perdu Hugo, on a perdu Hugo a priori. Bon, on va le retrouver dans un instant. Euh, je, oui, ça, on a perdu. Hugo, euh, on va le retrouver dans un instant. Euh, oui, on va probablement euh, pouvoir cocher quand même euh, Real Osasuna qui est euh, qui est cinquième. On va en reparler dans un instant avec Hugo qu'on va retrouver. Euh, les directs. Alors c'est la mi-temps en Ligue 2. Je rappelle, c'est la douzième journée. Metz mène à la pause face à Ajaccio 1-0 sur la plus euh, sur la d'Ajaccio. Donc en Angleterre, Fulham est toujours mené 1-0. Euh, sur sa pelouse face à Brentford on va bientôt jouer le temps additionnel de la première période en Espagne le Celta Vigo mène toujours 1 à 0 donc euh, face à Retafé et ça c'est bientôt la pause également et puis on a bien sûr l'Italie c'est la pause aussi entre la Lazio et donc Cagliari et c'est la pause un partout pour le moment dans cette rencontre bien sûr on va suivre les deuxièmes périodes dans un tout petit instant le temps de retrouver Hugo que l'on va j'espère récupérer si, euh, si, ça, si la technique veut bien fonctionner on va, on, va, on va pouvoir rappeler Hugo et puis on va suivre ces deuxièmes périodes on va bien sûr enchaîner avec euh, l'Angleterre dans un instant beaucoup de choses à dire euh, en Angleterre euh, on finira bien sûr avec la, la, la France et la Ligue 1 et également la Ligue 2 et puis on aura pour finir bien entendu euh, la Ligue des Champions qui reste, arrive cette semaine tout ce qu'on va pouvoir en parler. Est-ce que Hugo est revenu avec nous Oui. Je suis de retour. C'est ça. Bon, parfait. Euh, je vous disais donc, euh, oui, peut-être euh, pourquoi pas euh, ce Real euh, au, Sazuna, au Sazuna, qui est cinquième. M mine de rien. Euh, oui, oui, oui, euh, oui. pourquoi pas. Et ouais, qui pourrait, euh, qu pourrait euh, repasser devant le Real en cas de victoire. Enfin, qui pourrait revenir face au Real. Donc, euh, pourquoi pas euh, cocher ce match-là parce que je vois pas, après, sur les autres rencontres, il n'y a pas... Ouais, c'est vraiment, si on doit trouver une affiche, voilà. oui, on, peut, on, peut, on peut citer celle-là. Ouais. Euh, avant l'Angleterre, il y avait la Coupe du Roi cette semaine, premier tour. Euh, bah, pas de surprise, hein. tous les clubs de, de première euh, de Liga se sont imposés face aux clubs euh, inférieurs. Hein. Donc euh, tout le monde s'est qualifié, euh, sans exception l'Atlético, euh, le Bétis, la Voilà, enfin, Il n'y a pas eu de surprise, Et il y a encore une nouvelle salle de match cette semaine mardi, donc demain mercredi, jeudi, vendredi, euh, mardi, mercredi, jeudi, et un dernier match la semaine prochaine pour euh, Ostasuna, Valence, Rétafé et Real Sociedad, donc tous face à des clubs inférieurs. Et puis, euh, par contre, euh, le Real et le Barça sont exemptés de premier tour. Voilà pour l'Espagne. On finit avec l'Angleterre. Euh, beaucoup de choses à se dire aussi en Angleterre. Euh, Puisqu'on parlait de la de la coupe, on peut aussi parler. Il y avait de la coupe d'Angleterre, euh, non de la coupe de la ligue anglaise. Euh, c'était euh, donc euh, en milieu de semaine. Euh, oui, c'était ça. C'était en. Enfin, il y a eu il y a eu un des matchs un peu euh, tout au long du mois de, sept, de septembre en fait. Hein. Et les derniers matchs euh, avaient lieu euh, fin de semaine dernière. Il y a eu des matchs euh, un petit peu partout. On peut retenir. Notamment, euh, qu'est-ce qu'on peut retenir bah, je vous le demande. Euh, la défaite de City, par exemple. Ouais. Euh, à Tottenham, alors se défaite, mais euh, avec une équipe remaniée, quand même. Oui, bah, bien sûr, ils ont fait tourner. De toute façon, j'ai l'impression que c'est souvent comme ça avec Guardiola. Hein. Lui, euh, autant peut-être dans l'esprit un peu de historique euh, du football anglais. C'est la League Cup, c'est pas la. C'est pas, la, pas la, la FA Cup, ouais. C'est pas la FA Cup non plus, mais je veux dire, euh, ça reste quand même des coupes nationales relativement importantes, mais on sait que dans l'esprit de Guardiola, il n'était pas nouveau. Euh, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est le championnat et la Ligue des Champions, quoi. C'est ça. Donc, oui, l'équipe qui avait tourné, donc, euh, donc une défaite 2-1, mais, euh, mais voilà, pas de. C'était pas, pas l'objectif de la saison. Euh, on avait. En qualification de United euh, face à Leicester, Chelsea aussi est tombé à Newcastle euh, 2-0, voilà donc ils se qualifie aussi. Arsenal s'est qualifié, euh, Liverpool aussi, hein, difficilement mais ils se qualifié. Donc les quarts de finale, on les connaît. Tottenham, United, euh, Arsenal, Crystal Palace, Newcastle, Brentford et Southampton, Liverpool. Euh, mardi 17, mercredi 18 décembre, voilà les quarts de finale de euh, cette Coupe de la Ligue. Sinon le championnat donc de, dès samedi euh, bah, première surprise de la euh, du week-end c'est la défaite d'Arsenal euh, face à Newcastle ça c'est la première surprise et euh, on en parlera du coup qui perd gros avec cette défaite hein. enfin en tout cas qui voit pas mal d'adversaires repasser devant et euh, bah, une défaite ouais qui qui est dommage hein ouais mais c'est marrant bah, ça fait donc deux trois saisons mais un peu plus c'est un peu plus qu'Arsenal joue vraiment les, les premiers rôles dans cette première ligue mais euh, on, on remarque souvent que c'est un peu dans cette période là où finalement ça reste une période charnière aussi puisque c'est là où vraiment tu peux commencer à à, à à distancer tes poursuivants à tes rivaux etc où alors faut rester vraiment dans le coup et c'est vraiment assez... À ces périodes-là, novembre-décembre, où il faut pas lâcher, et c'est souvent, euh, ouais, euh, par là, dans cette dixième, onzième journée, que euh, Arsenal euh, lâche, lâche des points un petit peu bêtement et, et permet de laisser filer un petit peu ses, ses, ses adversaires. Hein. Donc évidemment, je pense à Liverpool et City en, en priorité, même si du coup, ben, Chelsea reste devant au classement et même le Tingham Forest qui est euh, la, la grosse surprise hein, qui est en, au pied du podium, troisième, dernière marche du podium, le Tingham, On en parlera peut-être dix fois après. Euh, Arsenal, voilà, qui lâche des points encore une fois dans, dans cette période de la saison. Euh, ouais, je crois que je disais, c'est un peu pareil euh, de saison en saison et euh, très mauvaise opération. Euh, Newcastle qui, euh, qui est en grande forme en ce moment, tu l'as dit, en, en League Cup, ils avaient éliminé Chelsea. Oui. C'est pas si Arsenal, voilà, ils sont en train de grappiller du terrain sur Londres, euh, mais un, un match plein de Newcastle, même si Arsenal a eu quelques opportunités, euh, globalement, ils ont été muselés. Et, euh, et d'une très belle manière de la part des McPies, donc euh, voilà, c'est une très belle victoire de la part de, de Newcastle hein, qui restait très mal classé de part quand même à la base depuis quelques saisons ses ambitions et, et son projet. Euh et donc c'est pour ça que c'est peut-être encore plus rageant en tout cas plus frustrant pour pour les Gunners, c'est encore une fois de perdre des points contre contre une belle équipe de Newcastle hein mais euh, voilà, qui, qui reste un petit peu dans le mal et dans le ventre mou de ce début de championnat ouais, et ne je, je joue pas les premiers rôles c'est sûr. Même si euh, voilà, et finalement Newcastle est 11e, Arsenal 5e, il y a que 3 points d'écart entre les ouais, deux. c'est pas énorme oui c'est pas c'est pas énorme. Alors, euh, effectivement, il y a, y a la dixième journée. Donc euh, c'est sûr que tu peux pas avoir un écart de 15 points non plus. Mais euh, mais voilà. oh ah non, je crois qu'il y avait but pour, oui. pour Brentford, mais c'était un ralenti. C'est la pause, oui. C'est la pause je me, euh... je me suis fait eu. Mais euh, voilà, Arsenal, ouais, comme je l'ai dit, qui, euh, comme chaque saison, tu passes cette période, perd des points. Et mine de rien, ça peut paraître pas grand-chose, mais des fois c'est là-dessus que je te joue un titre. Et alors ça va pour eux que City a aussi... Euh, c'est euh, ouais. des points chuter, on va en parler juste après, ouais. mais euh, c'est pas le cas de Liverpool qui a su réagir, on va en parler aussi juste après. Exactement. Mais, euh, mais ils auraient pu en profiter Arsenal, voilà pour pour recoller déjà à City et, et à ce podium là, mais c'est pas le cas et, et ça fait mal. Et voilà donc la première surprise, deuxième surprise c'est juste après City, bah qui pouvait en profiter euh, du coup de cette défaite bah ratée, euh, défaite 2-1. Alors là, ça fait euh, deux défaites en semaine. Alors la première c'était moins grave, là c'est un peu plus embêtant et euh, fin de Fin d'invasibilité, ça y est, euh, plus d'équipe invaincue en Europe. Euh, voilà, donc euh, c'est pareil, c'est ça permet euh, ça permet à City de, enfin ça permet pas à City de se distancer Arsenal. Bah non. Et puis ça permet, ça permet pas à City euh, de rester euh, leader, ouais. enfin de passer, euh, oui, de rester leader et de, et de, et de, et de laisser Liverpool euh, à la deuxième place. Euh, mais euh, globalement, City euh, a été euh, J'allais dire fantomatique, mais non, parce qu'ils ont quand même euh, tiré au but hein, 18 fois, mais euh, voilà, 4 tirs cadrés sur 18, franchement, ils n'ont pas fait un gros match. ça a su être clinique quand il fallait, euh, avec un gros match hein, justement de, de Semenyo, le premier buteur euh, des, des Cherries, et euh, même un, un beau match aussi d'Evan Ilson, qui a été le deuxième buteur euh, de, de Bournemouth. Non, franchement, un gros match de Bournemouth, qui ont su euh, museler, qui ont su euh, être très dangereux, ça aurait pu être pire. Hein. Bournemouth était proche du 3-0 à un moment. Euh, il y a eu cette réduction du score de Guardiol encore une fois, qui, euh, qui marque son troisième but de la saison. Guardiola, euh, défenseur-défenseur, défenseur central, j'allais dire, mais là, il joue à gauche euh, lors de ce match. mais euh, Troisième but pour lui de la saison, encore un but d'un défenseur pour City. Euh, on aurait pu croire à potentiellement à une révolte. Il n'y a pas eu finalement non plus de, de gros sursaut d'orgueil, même en fin de match, après ce but-là, à la 82e. Euh, il y a eu quelques occasions euh, dans le temps additionnel pour les Citizens, mais globalement, ça n'a pas, euh, pas été très bon, ça n'a pas été flamboyant. Et, et ça donne ça et ouais, ça, ça enchaîne des mauvais résultats. Même si évidemment cette élimination League Cup, c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas très important pour pour eux et pour Guardiola. Mais euh, n'empêche que tu te fais éliminer en en coupe nationale comme ça, ben c'est ça, ça envoie pas que du positif. Et, et on l'a vu aussi ce week-end où City a été méconnaissable et, et très peu productif. Et, et ça fait ça et, et ça laisse Liverpool seul en tête. Et, et ça permet de ouais de De ne pas distancer euh, plus que ça, c'est poursuivant aussi. Donc, euh, très mauvais résultat ouais, pour City. Et ouais, une victoire a permis de passer, euh, mettre Arsenal à, à 8 points, hein, ce qui était, aurait été déjà énorme après 10 journées. Arsenal à, à 8 points, City à 8 points aussi, euh, euh, Chelsea à 8 Chelsea. points aussi. Euh, donc, ouais, ça, bah, ça aurait été vraiment très intéressant, bah, non, non seulement de reprendre cette première place à Liverpool, du coup, et. Euh, De garder cette première place et, euh, et empêcher Liverpool de la prendre et, comme, ouais, comme on l'a dit, de laisser Chelsea, Arsenal à 8 points. Donc, c'est pareil, ouais, très très mauvaise opération de la part de City aussi. Et Liverpool, du coup, juste après, en a profité. Voilà, Liverpool, Alors, il n'est pas passé la... pas loin Liverpool aussi hein, de, de se faire surprendre. Oui, c'est ça. Euh, qui a fait euh, la belle opération du week-end, du coup, en gagnant juste après. Euh, de 1 mais ouais tu l'as dit, c'était pas simple. Ouais. Il y a eu cette ce ouverture du score de Brighton et euh, ils ont dû batailler quand même pour, euh, même si en 3 minutes ils ont renversé le match, mais ils ont dû batailler quand même. Ouais. ouais, bah la première mi-temps a été complètement dominée par Brighton. Ils ont vers le score au bout d'un petit quart d'heure seulement et ils ont globalement dominé. Brighton aurait pu se mettre à l'abri même avant la mi-temps. Euh, malheureusement pour eux, ça n'a pas été le cas. Et tu euh, l'as dit, en 3 minutes, Liverpool a, a renversé le match. But de Gagpo à la 69e et un, et un excellent but, un très, très beau but avant cette surface, enroulé euh, près de lunettes de, de Mohamed Salah à la 72e, euh, qui a été acclamé d'ailleurs lors de sa sortie en fin de match. Et, euh, et, et ouais, Liverpool qui, qui en a profité, mais euh, comme je le dis, ouais, ils sont vraiment pas passés loin de, pareil de de la petite surprise, de la correction. Euh, mais ils ont profité, euh, malgré eux, finalement, de, de, des défaites de City et d'Arsenal. Euh, et donc, comme on l'a dit, ils prennent cette première place. Mais c'est vrai que, ouais, ça n'a ça pas été vraiment simple. Hein. Ils, ont, ils ont pris un petit peu l'ascendant dans le jeu, l'ascendant dans, dans cette seconde période, mais la première période était vraiment oubliée parce que, voilà, coup, ils ont n'étaient ils ils ont vraiment pas, pas présents, pas dans ce match. Euh, malgré, malgré ces tirs, en tout, dans cette période, euh, voilà, ça, ça a été un match compliqué pour eux, mais ils ont su réagir, notamment par euh, l'intermédiaire de Mohamed Salah qui, qui, a, qui, a, qui a fait son match euh, voilà à partir ouais, de l'heure de jeu à peu près. Et euh, excellent résultat, mine de rien, pour, pour Liverpool, même si De par la physiologie du match et tout, c'est quand même euh, voilà, c'est pas non plus euh, ultra satisfaisant. Tiens, un mot donc de, Newca de Nottingham Forest, on en a parlé, qui euh, bah, qui est toujours euh, sur le podium hein, et euh, un succès face à West Ham 3-0 là en plus, qui a fait euh, euh, vraiment le, le, le job et euh, surprenant cette équipe de Nottingham. Ben ouais, très surprenant, très surprenant. Et ils ont aussi une belle une belle petite équipe avec euh, des bons atouts offensifs notamment. Euh, bah avec les buteurs du, du, du week-end sonodoy Wood euh, même Gibbs-White, l'ancien de d'Arsenal donc, euh, donc euh, non pas d'Arsenal, je confonds avec avec un autre mais euh, qui, qui jouait, euh, jouait déjà qui a une grosse expérience en première ligue aussi euh, mais euh, non, ils ont une belle petite équipe c'est vrai, euh, avec euh, aussi dans les buts un ancien qu'on connaît bien, Matt l'ancien l'ancien de Strasbourg euh, mais non, franchement ça tourne très bien Nottingham ouais, euh, tu l'as dit, troisième, c'est un peu la surprise de ce début de saison euh, en Angleterre, ils ont perdu qu'un match hein, euh, oui. à l'instar de Liverpool et de City C ça. Donc, euh, ça tourne bien. Bon, il y a eu des, des matchs nuls, mais il y a eu cinq victoires aussi très importantes. Et voilà, euh, ouais, alors à voir si ça va durer ou pas, encore une fois. Comme chaque début de saison, on a des petites surprises. Voilà, pour le coup, c'est Nottingham en Angleterre, à voir si ça va suivre. J'ai du mal à y croire. Enfin, ils peuvent peut-être rester dans cette première partie de tableau, bien évidemment. Mais, euh, mais en tout cas, pour l'instant, tout roule. 3-0 contre West Ham, c'est quand même un très ouais. bon score. Hein, donc, il euh, faut, faut aller les mettre aussi, ces trois buts-là même si West Ham, euh, voilà, euh, malgré son effectif sur le papier qui, pourrait, qui peut paraître pas mal, avec euh, ben, Paqueta qui est toujours là, euh, Todibo en défense, Todibo qui est qui a atterri ici, euh, ben, West Ham est quatorzième, e c'est ouais. très compliqué pour eux euh, cette saison, euh, mais Nottingham, euh, ouais, franchement, gros début de saison pour eux. Et enfin, il y avait Manchester United Chelsea, une réflexe qui faisait rêver hein, euh, par le passé, moins maintenant. Euh, un partout. Alors c'est Chelsea, on a parlé, qui a pas aussi profité hein, de, de ce qui s'est passé avec City, euh, avec Arsenal, qui aurait pu euh, reprendre la troisième place. Et euh, bah non, face à une faible équipe de United, bah, ils ont pas réussi à s'imposer. Et euh, c'est plus dommageable pour Chelsea que pour United dans ce match nul. Oh ouais, après ça a quand même été vraiment un gros gros match hein, de la part des deux équipes, à mine de rien. Ils se quittent bons amis, entre guillemets, ou meilleurs ennemis, dos à dos. Euh, mais euh, ça aurait pu être l'un comme l'autre, quand même, qui aurait pu remporter ce match. Mais c'est vrai que ça reste d'arriver, forcément, pour Chelsea, euh, qui, qui aurait pu l'emporter également, et qui aurait pu euh, s'installer sur le podium et, et recoller euh, euh, un peu à, à, à City. Euh, mais c'était vraiment un beau match dans la part des deux équipes, même si euh, voilà, United, ça reste assez, assez miteux, hein, assez calamiteux. C'est quand même pour donner la stat, euh, le, leur pire. Euh, Début de championnat, depuis 38 ans. Ah, c'est C'est gigantesque. Alors, il, y eu, il y a eu le départ d'Eric de, Tenag il y, a, il y a quelques jours maintenant, euh, repris là par, par Van Nistelrooy pour l'instant. Euh, mais c'est vrai que ça reste très très compliqué pour United, euh, qui quand même, bah, du coup, euh, réussit à repartir avec un point dans, dans ce choc-là. Alors qu'on sait que Chelsea, euh, c'est plutôt une équipe en forme en début de saison. Euh, mais voilà, c'était quand même un, un, très beau, un très beau match, un très beau euh, classique même de championnat anglais. Euh, tu l'as dit, ça faisait rêver il y a encore euh, peut-être 10 ans, 10-15 ans. Euh, mais, euh, mais là, effectivement, c'est un peu moins rêvé. Mais c'était un gros match euh, très, très intéressant, très, très bon à suivre. Euh, voilà, ça part partout. Euh, donc ça fait les affaires, euh, ni de l'un ni de l'autre quand même. C'est ça, oui. Euh, le classement, donc Liverpool euh, reprend la tête 25 points. Et on ne l'a pas dit juste, un Tottenham qui a cartonné contre oui. Aston Villa quand même. Hein. Exactement, oui. Qui reste, bon malgré tout, que 7e. Oui, mais oui, oui. bon. Mais, euh, Villa, Villa, il faut aller les chercher aussi. Hein. Oui, oui c'est sûr. Oui, oui, qui est, bah, qui est sixième hein, du coup. Donc oui, c'était quand même malgré tout une belle affiche. On n'en a pas parlé, mais entre deux prétendants à l'Europe, oui. Oui, avec euh, Unai Emery qui fait quand même encore du bon boulot dans la lignée de l'année dernière. Même si pour l'instant, c'est un peu moins glorieux, mais il faut pas oublier qu'il y a aussi la, la Ligue des Champions pour eux et ils s'en sortent plutôt pas mal. Hein, oui. Champions, champions, ah, mais... oui, Oui, c'est vrai, exactement. Liverpool donc, euh, reprend la tête 25 points. City va tout son Ils sont de Ligue des Champions en fait, mais... De... Oui, sur... oui sur... Il, faut... Il, faut... il faut pas les premiers C'est ça, ils font une petite euh, une petite carrière avec des champions, ouais, <rire> une petite petite campagne ouais. sympa. Euh, c'est sûr que pour l'instant c'est c'est pas mal du tout. Ouais. Euh, après, j'ai pas regardé, ils jouent Bruges en plus ce week-end donc ce, cette semaine donc il y a moyen de mm. y a moyen de prendre encore des points. Après il y a la Juve quand même euh, et la ouais, il y a, y a, y a possibilité de faire des, des, des choses sympas euh, pour euh, pour villa Il y aura Monaco aussi et il y aura. Glasgow, ouais, il y a moyen de faire un ouais, de se qualifier hein. directement pour Aston Villa. On en reparlera, mais euh, ils ont un calendrier qui est qui est plutôt favorable. Euh, Liverpool, donc je le disais 25 points. City 23. Nottingham Forest 19 points. là, l'a Chelsea et Arsenal et Aston Villa sont à 18 points. Là, ça se joue tout ça à très peu de points. Tottenham est 16 points ensuite. United, on l'a dit, qui est seulement 13 ème avec 12 points. Et en bas, donc c'est Ipswich. Euh, Southampton et Wolverhampton relégables pour l'instant. Euh, ce week-end, euh, on a un Chelsea Arsenal très important ouais, avec le même zone. nombre de points. Ah oui, ça c'est fort. Ça c'est un. Ça goût... longtemps, quand même parce que Chelsea, Jack, y... qui revient vraiment dans les premiers rôles de championnat là. Ça faisait quelques saisons qu'on qu n'avait pas vraiment revécu et, et donc un, un derby Chelsea Arsenal là ouais euh, avec euh, avec cette, cette tension là qu'il va y avoir, ça va être vraiment euh, super sympa à, à suivre. Euh, ce sera, euh, je vais vous dire ça tout de suite, euh, dimanche, 17h30, bah, pour finir la journée. Donc belle affiche. Hein. Franchement, Chelsea Arsenal, euh, qu'est-ce qu'on a On a donc, Brighton City, pourquoi pas. ouais euh, Liverpool-Aston Villa, surtout. Liverpool-Aston Villa, bien sûr. Euh, ça, ce sera samedi soir à 21h. Bien sûr, belle affiche. Euh, voilà, donc il euh, y a de quoi faire encore. et Brighton City, c'est samedi à 18h30 donc là il y a vraiment des belles affiches ce week-end euh, voilà pour clôturer le, notre tour d'Europe 22h pile, Voilà, on va basculer sur, la, sur la, la France pour finir cette deuxième partie et euh, puis bien sûr là, on évoquera nos clubs français cette semaine en Coupe d'Europe et les pronostics euh, je peux dire que c'était pas mal pour toi on en parlera oui c'était mal barré hein. Un, ouais, gros, ouais, un gros dimanche, un petit samedi mais un gros dimanche ouais ouais, ouais. Et puis un mauvais vendredi hein, sur les dommages vendredi, bon, vendredi c'était compliqué c'était dur c'était dur de points ouais. samedi aussi c'était dur <rire> ça a été dur tout le oui. temps à part Paris ouais. Ouais. Euh, tiens juste une fois avant de passer en France tiens le Neymar qui qui a repris la compétition je l'avais peut-être vu hein, avec son club un homme saoudite qui est déjà blessé de nouveau blessé ouais. euh, après un deuxième match euh, donc avec son club il a joué 30 minutes et de nouveau blessé à une cuisse donc euh, je crois qu'il ne faut pas insister. Hein, non, bah, puis je pense que ça fait déjà plusieurs années. Mais même l'hygiène de vie, de toute façon, elle doit jouer aussi. Donc, c est, c est dans la remise en forme, même si évidemment, quand tu te blesses le genou, etc., etc. tu mets du temps à revenir et tu restes. Alors, c'est pas le genou, c'est la cuisse. Mais... mais mine de rien, quand le corps ne suit plus comme ça, c'est aussi le fait que à côté, tu t'as pas non plus irréprochable. Quoi. Et on le sait, Neymar n'est pas du genre euh, irréprochable non. de ce côté-là. Euh, en dehors des terrains, quoi. C'est sûr. Euh, la France, on commence avec le National, euh, un match nul pour Orléans à, à Quevilly-Rouen. C'était euh, samedi un partout. Malgré tout, ça reste un bon point pris euh, extérieur, même si Quevilly est quand même euh, loin derrière. Mais ça, prend, ça laisse un point quand même à Orléans, qui reste sur le podium, un troisième. Et Concarneau aussi, 19 points. Et c'est Nancy qui est leader avec 21 points. Donc euh, ça se joue quand même à pas grand-chose ce podium. Euh, et ensuite la prochaine journée vendredi, euh, donc il y aura euh, donc les matchs de vendredi. Euh, Orléans qui ne jouera pas puisque euh, Orléans est exempt de, ce, de cette journée puisqu'on rappelle il n'y a que 17 sept clubs hein, cette saison nationale, donc il n'y aura pas de match pour euh, pour ce week-end. Et il y aura ensuite par contre la, le déplacement au Mans pour la prochaine journée euh, donc la semaine suivante le 22. Euh, pas la semaine suivante parce qu'il y aura la trêve, mais le, la prochaine journée du 22 du coup, 22 novembre. Et puis un petit un puisqu'on en parle de national, on peut donner un petit mot rapide de, de, de la Coupe de France puisque on, ça y est, on a le, le tirage on les qualifié le tirage pour les le septième tour. Hein, ça y est, on, on avance bien dans cette Coupe de France. Euh, dernier tour avant la Liga, je crois. C'est ça, huitième tour. On a l'entrée en club. Euh, non, c'est 32 e Je sais plus. 32 e peut-être. Euh, 32 deuxième. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Il y a encore ouais. deux tours. Ouais. Euh, il, te reste, toi, il reste peut-être des clubs encore par chez toi de, de concernés. Dans alors, de mon département de Haute-Marne, il n'y en a plus qu'un, justement, le Chamon FC, euh, depuis, le, le, depuis le, le sixième tour déjà. Mais donc là, pour le septième tour, ils vont affronter une équipe de, de N2, le Golf C, ouais. ce club de la région lyonnaise. Donc euh, voilà, donc pas ce week-end, le week-end proche, enfin d'après, dans, dans, dans une bonne semaine, dans dix jours. Ça, un c petit Chamon FC, Golf C. Euh, alors sachant que le Chamon FC, pour ceux qui ne connaissent pas, donc vers chez moi, c'est un club de, de R1, de Régional 1. Donc, deux divisions d'écart, donc c'est un, un petit match euh, sympa à suivre, encore une fois, chez nous. Donc euh, L'année dernière, on avait tombé, on était tombé contre Dunkerque, euh, club de Ligue 2, qui était venu chez nous. Bon, voilà, c'est un club de N2, mais c'est toujours sympa aussi à suivre. Hein. Il était en national euh, l'année dernière encore, de le goal Oui, oui, tout à fait, ouais. Alors, même si l'équipe a été euh, très remodelée hein, depuis, justement, leur descente là en N2, hein, le, le, presque la totalité de l'effectif a, a changé. Et euh, même là, ils sont dans les derniers, dans les dernières places de N2, hein, je crois. Euh, J'ai n'ai plus la, leur, leur classement exact, mais... Euh, Il ne faut pas une grosse saison, un gros début de saison en N2, mais euh, et bon, c'est toujours un, un match sympa cette Coupe de France. Euh, voilà, c'est la magie de la Coupe, c'est toujours sympa. Exactement. Euh, Orléans, pour, ce, pour sa part, ira à Niort. Euh, Niort, on rappelle qu'il était euh, encore en National l'année y dernière, qui a, fait, qui a déposé le bilan et qui est redescendu euh, en R3. Ouais, donc il redémarre vraiment du, du bas de l'échelle. C'est ça, et puis le, le goal FC, justement, qui va affronter le, le champ FC a bataillé euh, pas mal de temps en début de saison pour justement regrappiller euh, une place en national après oui. euh, notamment ce, ce, ce dépôt de bilan oui ça n'a pas euh, ouais. mais chose qui enfin ça n'a pas été accepté euh. et donc le Goulet FC qui est resté en N2 et qui est pour l'instant mal, mal embarqué non plus ouais euh, donc voilà ce sera tu l'as dit le samedi 16 et dimanche 17 les matchs de ce Ouais, enfin, il y a même 7. des matchs le vendredi aussi non il oui. y a un match le vendredi oui il oui, y, y a toujours un match le oui, oui, vendredi Tiens, il y a une, une, un petit truc qui est sympa, c'est euh, Avranche, National 2, qui ira en jouer en Polynésie. Voilà, C'est ah oui. euh, ouais, c'est le c'est le seul déplacement d'un club de métropole, puisque tous les autres matchs d'outre-mer euh, se jouent entre clubs d'outre-mer. Donc, ils ont, pour l'instant, bon, C'est sûr que pour le prochain tour, il y aura forcément des déplacements. Mais là, pour ouais. l'instant, euh, on a réussi encore à trouver les adversaires du même euh, département d'outre-mer. Mais pour Avranche, il y aura un déplacement en Polynésie, donc très sympa. Même si ça va pas être euh, évidemment le décalage et tout ça va pas être simple, mais euh, toujours Exactement, simple. C'est pas le bon plan pour ces clubs là d'outre-mer, tout ça, parce que du coup tu as les équipes de métropole qui, euh, de France métropolitaine qui viennent, tu sais, ils sont un peu peut-être en mode vacances, soit la veille du match, ou je sais pas, tu vois. Et du coup ils sont un petit peu en dedans et euh, tu peux peut-être aller peut uh, jouer euh, une qualification comme ça, tu vois. Ouais. vois c'est pas un peu le bon plan, tu vois. À France, en plus, mon National 2, ça peut être job, non ça peut être job. Ah ouais, ça peut être job. Ouais, ouais, ça peut être job. Le Dragon S, voilà, c'est le club de Polynésie. Euh, voilà, bon, on, fera, on en reparlera donc samedi euh, prochain, enfin euh, dans dans deux week end le euh, le septième tour. Euh, mais revenons euh, en France donc ligue 2, euh, championnat avec la ligue 2 et après bien sûr la ligue 1. La ligue 2 c'était euh, la douzième journée. On est toujours sur le Paris FC leader. Enfin le podium n'a pas bougé en fait. Euh... il y avait il y avait une journée mardi dernier aussi, la 11e. Non il y avait une journée ouais, il y a eu deux journées cette semaine exactement ouais. euh, Paris FC qui a, qui a pris que deux points sur les deux matchs hein, mais qui reste leader Alors, ça n'a pas bougé euh, puisque bah Lorient deuxième euh, a pris que trois points il y a eu une victoire et une défaite donc ça, ça reste deuxième et puis Annecy qui tient toujours le podium euh, Annecy ouais, qui fait un bon début de saison il y a eu un match nul mardi et il y a eu une victoire face à Pau euh, ce week-end donc ça permet de rester troisième Donc euh, la Paris FC 26 points, Lorient 23, Annecy 22 et Dunkerque 22 aussi. C'est euh, assez serré. Puis plus bas, on retrouve euh, on qui Rodez, Ajaccio qui joue en ce moment 3 et Martig dernier. et D'ailleurs, Metz mène toujours en 0. Ajaccio pour l'instant et qui pourrait en cas de victoire euh, revenir à la cinquième place. Metz, euh, voilà, donc euh, à seulement un point du podium. Alors, trois qui, trois qui revient bien. Enfin, je, je suis allé deux fois au stade de l'Aube, justement, la semaine dernière. Euh, où, bah, évidemment, ils avaient fait un début de saison, peu compliqué, même catastrophique. Et là, ils sont sur trois matchs, euh, sans défaite. Oui. Ils avaient gagné à Caen, euh, à Caen le 26 octobre 1-0. Et donc là, les deux matchs où je suis allé, ils ont, euh, ils ont vraiment euh, surclassé Pau euh, 3-0. Et ils ont loupé deux penalties en fin de match. D'ailleurs, les stacks. Ils auraient pu avoir 5-0 en fin de compte. Et, euh, bon, y a, là, il y a eu 0-0 vendredi dernier euh, contre Laval, mais, euh, Euh, bon, dans un match, euh, dans un match plutôt fermé, assez, euh, assez bof, hein, pour, être, pour être clair. Mais, trois euh, qui auraient pu bénéficier d'un penalty en fin de match, peut-être le euh, arbitrage, à revoir les images maintenant euh, à la télé. Moi, j'étais au stade, c'est toujours un peu différent, mais, euh, mais voilà, trois qui revient bien en tout cas, trois matchs euh, sans sans défaite, euh, avec deux victoires. Donc, euh, ils sont toujours avant dernier, tu l'as dit, mais euh, ça peut euh, mener sur une, une bonne dynamique peut-être. Ah ouais ils sont plus ils sont plus très loin du, du, de sortir de la zone rouge, donc euh, ça peut lancer ouais. quelque chose. Effectivement euh, Et trois. Euh, donc euh, Ce week-end Qui ira Au Red Star euh, Voilà Le Red Star Qui euh, Est 14 C'est peut-être L'occasion D'enchaîner Ouais Voilà Donc une journée euh, cette euh, Enfin ce week-end Vendredi Et samedi Il n'y aura pas de match Lundi prochain en direct du coup donc 1-0 c'est toujours le score pour Metz donc face à Ajaccio et pour les autres bah tu nous tiens en courant pour euh, bien sûr l'Angleterre ça n'a pas bougé hein. Euh, toujours 1-0 pour Renford en Espagne aussi 1-0 pour Celta -Ligo. et en Italie toujours un partout donc il n'y a pas peu de buts pour l'instant dans cette soirée euh, et enfin la Ligue 1 euh, avec la journée numéro 10 qui nous intéressait euh, on a dit c'était un vendredi bizarre, compliqué, à pronostiqué en tout cas. Euh, la première surprise, c'est la défaite de Monaco face à Angers. C'est vrai que celle-ci, on l'attendait pas forcément. Euh, alors Angers, attention, on n'en avait pas trop parlé, mais qui avait pris un point contre Marseille, qui avait fait mmh. un premier, euh, bah, pas forcément un exploit, mais peut-être une peut -être première surprise. Et là, bah, ils ont carrément gagné euh, à Monaco. Euh, Monaco, là, qui, euh, parce qu'il reste sur deux défaites, en plus euh, face à Nice et là, face à Angers, Et euh, bah ils perdent vraiment le bah ça y est face à Paris ça ça perd du, du terrain et euh, ouais c'est c'est c'est surprenant enfin, enfin c'est vrai qu'on voyait Monaco plutôt très bien et là en deux en deux semaines on a ça c'est plutôt inversé bah ouais on disait vraiment que c'était presque alors Euh, évidemment, même moi en tant que supporter marseillais on, on commençait un peu tous en France à s'extasier un peu du jeu de deux enfin de des bonnes performances de l'OM, et puis bon, on a, on a été un peu calmé ces deux-trois dernières semaines, et du coup on se disait, voilà, après le PSG, finalement, est-ce que c'est pas Monaco qui a peut-être le, le plus bel effectif, en tout cas le plus équilibré et le plus talentueux de, dans cette Ligue 1 et, euh, et au final, euh, bah, voilà, on dit ça, et puis euh, Monaco, euh, ben, ouais, se prend l'effet dans le tapis, là, comme tu l'as dit, depuis deux matchs. Et bah ouais c'est vraiment dommage parce que comme tu as dit ben ça lâche euh, du lest euh, énormément à, à, à Paris et ça a permis à Marseille justement qui avait pris un peu de retard euh, dernièrement euh, ben, de revenir à hauteur et même de repasser devant du coup Marseille qui ouais. devant Monaco donc euh, c'est sûr que c'est ouais une très mauvaise opération pour euh, pour la SC, mais euh, ouais, encore plus contre Angers qui ben voilà était encore dans la zone rouge avant cette victoire là et qui euh, n'avait qu'une qu victoire euh, à leur compteur. Et donc, forcément, ouais, c'est vraiment une, une énorme, encore, euh, encore, encore plus que contre Nice, une énorme contre-performance que tu à zéro à domicile là, contre Angers. Ouais, là, c'est. Ouais, avant d'attaquer de avec des champions, en plus, c'est pas. En plus, ouais. euh, C'est vraiment pas le bon moment, donc bah, ouais, il va falloir se relever euh, euh, pour Monaco, euh, donc, on, qui va jouer cette semaine lundi face à Bologne, et qui ira à Strasbourg, qui est jamais simple d'aller jouer là-bas. En plus, euh, à la Méno, donc. Bon, bah, qui, qui fait qu'une saison moyenne, qui, qui que 9e, mais, euh, est que 9ème, mais c'est vrai que d'aller jouer là-bas, c'est la donc euh, Il un gros public strasbourg ce C'est ça. Donc, voir, il va falloir vite se relever pour Monaco s'ils si, euh, ne veulent pas perdre le, vraiment le podium. Là. Euh, on avait un beau Lille-Lyon aussi, qu'on attendait euh, ce vendredi soir. Euh, Lille bah, qui, qui aurait pu euh, s'imposer. Euh, et, euh, et du coup, bah, surtout, ce qui, est attendu, ce qui était attendu, c'était de re revenir. Euh, à hauteur de, de monaco et même euh, repasser non, et, et, et derrière avec la différence de but mais en tout cas revenir à hauteur euh, mais bah raté raté dit puisque lyon ça, ça, ça, revient dans les toutes dernières minutes euh, un partout et pour lyon ben la remontée continue même si elle, elle est un peu stoppée mais euh, la, la remontée continue quand même euh, ouais ouais bon lyon c'était quand même trop défensivement c'était euh... C'est cata quand même hein, euh, surtout sur cette seconde sur cette première ça période où, euh, où Lyon n'a pas vu le jour et euh, bah déjà c'est une offrande hein, le, le oui, du score de David, ouais. C'est euh, une mauvaise passe en retrait de, de Maitland Nines je crois pour euh, donc pour Perry, pour le gardien. Et bah qui complètement et donc euh, ça en profite dans l'axe euh, David qui a juste à dribbler euh, euh, bah, Lucas Perry pour parler pour aller marquer ce, ce premier but pour Lille. Et Lille ensuite qui a géré jusqu'à la mi-temps. Lyon s'est un petit peu rebiffé quand même ouais euh, en seconde, c'est procurer des occasions. Mais, mais oui, il a fallu attendre cette toute fin de match, cette traditionnelle, pour, pour voir euh, Fofana, le, le Belge, Malik Fofana, marquer son troisième but, si je ne me trompe pas, de, de la saison. Oui. Euh, ouais, c'est le troisième but. Euh, donc, euh, donc, ouais, il aurait peut-être pu et dû euh, remporter ce match, mais euh, ils n'ont pas non plus euh, tout fait. Ils ne sont pas donné les moyens non plus d'être de, euh, clinique devant et, et d'aller tuer ce match plus tôt et voilà le foot c'est ça si tu tues pas le match si tu voilà si tu finis pas tes actions et eh ben tu toujours euh, as toujours le risque de un te faire merci, rattraper à la dernière seconde surtout contre ouais, un adversaire comme ça lyonnais qui depuis l'année dernière avait donné l'habitude un petit peu de ces matchs un petit peu euh, comme ça où il ils gère pas grand-chose mais euh, voilà en fin de match ils savent peut-être euh, voilà se, se remettre à l'endroit ou juste aller euh, aller marquer comme ça pour pour pour renverser le match Lyon est un petit peu habitué voilà depuis un an, un an et demi Donc, euh, donc, ça reste finalement assez logique quand même, mais c'est vrai que c'est vraiment dommage pour pour Lille, comme tu as dit, de ne euh, de coller à Monaco euh, une et de même non, sur le podium. Barcola. Ce que je C'est vachement Barcola. Ouais. <rire> mais euh, ouais, très mauvaise opération pour Lille. Ça reste une bonne opération pour Lyon. Honnêtement, tu l'as dit. Ça oui, les oui. traîne peut-être un peu dans leur remontée, mais face à, à Lille, c'est bien bon résultat à l'extérieur. Ouais. Face à Lille, dans la physionomie quand même globale de ce match, c'est un, un très bon point pour Lyon. Euh, Parce qu'encore une fois, défensivement, même offensivement, c'est assez, euh, assez triste, notamment la casette. Cherki euh, était pas loin quand même de marquer avant, avant le but de Fofana, bien évidemment. Il a il a quand même trouvé un montant euh, sur une très belle action, sur une frappe enroulée où ça tape la barre, à l'entrée de surface. Mais euh, mais surtout défensivement, Lyon, c'est assez triste et, euh, et ça aurait pu être pire. Donc euh, franchement, non, c'est quand même un, un très bon point de prix pour, pour l'OM. Oui, qui revient euh, sixième du coup. On va en parler, mais ouais, sixième qui remonte bien. Euh, Paris qui se préparait euh, pour l'Atletico face à Lens. Ça, très, très, ça a démarré très fort. 1-0 euh, dès, dès la quatrième minute pour Dembélé. Enfin, Et surtout une offrande oui. ouais, de Barcola. Mais oui, c'est tout. Il euh, euh, ouais, été... y, y a eu des actions. Oui, ouais. mais rien de... de, de d'extraordinaire et je ne sais pas s'ils se sont vraiment rassurés quand même avant l'Atletico. Euh, avant non, c'est ce que je disais tout à l'heure justement quand on débriefait euh, l'Atletico. Euh, L'Atletico a fait de l'Atletico, le PSG pour moi a fait du PSG, euh, en tout cas ce PSG, ce visage-là qu'on connaît depuis le euh, début de saison. Quoi, euh, voilà, ça, bon, en Ligue 1, ça gagne, c'est bien, ça, mais ça reste beaucoup trop inoffensif et aléatoire et, et maladroit devant. C'est... C'est vraiment ça, dans la finition, c'est beaucoup, beaucoup trop peu. Asensio en, en faux neuf, mais qui est pas non plus un grand finisseur. Barcola qui, parfois, je sais pas pourquoi, il, il dévisse complètement. Ou Dembele, bon bah, on connaît, même s'il a marqué tôt dans ce match, tu l'as dit, mais c'est ça. Pourtant, au milieu de terrain, ouais, on a trouvé je que c'était un bon match, le milieu de terrain parisien. Euh, du milieu de terrain global hein, avec Fabien Ruiz, Vitinha et, et João Neves. Euh, Neves qui me plaît tous en plus honnêtement. Euh, je trouve que vraiment qu'il s'adapte qu vraiment bien euh, au PSG à ce milieu de terrain là avec euh, bah, notamment son compatriote Vitinha, ouais. Portugais. Euh, mais euh, mais voilà, euh, un manque de, ouais, c'est pas du tout euh, clinique dans le dernier geste et, et ça ils, vont le... ils ont déjà payé euh, là depuis le début de saison notamment ligue des Champions. Enfin pas que ça, c'est pas c'est pas le seul. Euh... Des qu'on peut trouver à cette équipe-là, mais euh, voilà, c'est moi je, je suis pas serein pour pour ce match contre l'Atlético euh, cette semaine, même si encore une fois, je l'ai dit, l'Atlético n'est pas une bête euh, offensive ou quoi. Je vois pas, je vois pas un 3-0 pour euh, pour Madrid, mais euh, je veux que je sois honnête, ça pue le vieux 0-0 quand même ce match <rire> psg atlético Ah ça peut ou ouais. ça, ça sent le match pas très ouvert ou. J'ai peur qu'on s'ennuie un peu. quoi. Mais alors, je souhaite pas pour le PSG, je ne souhaite pas pour les supporters français. mais J'ai peur qu'on qu ne voit pas beaucoup de buts dans ce match-là. Entre une équipe parisienne qui, évidemment, est, est, très, est très vive et très percutante, avec Barcola, avec Dembélé, bien évidemment. Mais dans le dernier geste, j'ai peur que ça pêche encore une fois. Et la Pitchico dans l'autre sens, qui va essayer de tenir la baraque. Et ils savent très bien le faire avec leur grinta, leur, leur agressivité, leur façon de défendre. Et, et le fait de se procurer pas beaucoup d'occasion non plus, j'ai peur que euh, voilà finalement on assiste à un match euh, plus ou moins fermé. quoi. Bah, il faudrait gagner en tout cas, parce que là... Euh, oui, pour le PSG, il oui, faut gagner. Là. Ça va devenir euh, ouais, compliqué. Hein. Ouais. Bon, on, verra. on en parlera après de, de, de ce match, euh, donc, euh, donc ce sera demain... Euh, Euh, non, mercredi. Yeah. Demain, c'est Lille et Monaco. Euh, tiens, juste avant, je pense passer par là. J'ai vu la El match de Bordeaux tiens, qui jouait à National 2. Et c'est Andy Carroll encore qui a marqué pour Bordeaux. Et euh, Bordeaux qui n'est que 13ème de, de National 2. Y a... Bah oui, c'est compliqué. Euh, compliqué. Je ne sais même pas s'ils si ont un effectif vraiment complet. Euh en M2, Alors, je ne sais pas, je dis ça, je n'ai pas, pas vraiment suivi de près le, les Girondins pour l'instant, mais tout ce que j'ai vu, c'est qu'ils sont encore en, en Coupe de France en tout cas, au septième tour. Oui, c'est vrai. Mais voilà, ils ont eu beaucoup de mal, euh, c'était à, à Bois, c'est Andy qui a encore sauvé Bordeaux, mais à euh, 13ème, je ne sais pas c'est pour cette année encore là déjà à la remontée. Ce serait plaisant de les revoir quand même, atteindre au moins les 32ème, et euh, pourquoi pas taper une Ligue 1, ouais, ça peut être sympa. Pour ouais. voir Bordeaux contre une Ligue 1, bon évidemment c'est plus le Bordeaux. Euh. C'est même pas oui. le Bordeaux qu'on a connu en Ligue 2, mais, euh, mais voilà, on revoit un, un Andy Carroll, justement, face à une équipe pro. Quoi. On verra, on verra si il faut déjà se qualifier ouais, contre enfin, en, en, en 7ème tour et même 8 e tour. Euh, nice, était à Brest, euh, Nice qui enchaîne hein, après sa victoire face à Monaco dans le derby, et qui enchaîne euh, une nouvelle victoire face à Brest, qui faisait euh, une. une, une Belle remontée, bah ils ont été stoppés net par Nice, là, euh, par, par grâce à Guessan Et euh, ils joueront en, enfin, en, en Coupe d'Europe cette semaine et ils se sont bien préparés, Nice, hein, avec cette victoire. Et, et surtout, ça leur permet euh, d'être cinquième. Ça, c'est plutôt, plutôt bien. Oui, oui c'est plutôt bien pour eux. Euh, ils enchaînent en championnat. Comme tu l'as dit, après Monaco, euh, même s'ils ont beaucoup souffert euh, dans ce match-là, notamment en première période par les, les offensives de Brestois mais euh, ouais, comme tu l'as dit c'est toujours ça le prix avant encore une fois bah déjà pour, pour le classement bien évidemment en championnat et puis avant la Coupe d'Europe cette semaine et Dieu sait que comme le PSG Nice a besoin de, de, de, de, de se mettre enfin, euh, enfin d'y de, de, aller enfin en Coupe d'Europe parce que c'est vrai que c'est très compliqué ce, ce début d'Europa League pour, mais, euh, mais voilà mais une belle victoire ouais, pour Nice quand même mine de rien euh, avec, euh, avec quand même pas mal d'occasions aussi manquées de leur part mais euh, voilà moi ils ont ils s'en sont procurés des occasions euh, mais seulement trois petits tirs cadrés sur, sur 12 euh, c'est pas, pas gigantesque non plus mais euh, c'est les trois points les plus importants et comme tu dis voilà, ils sont 5 maintenant et, -là, ils sont juste devant Lyon derrière Lille euh, mais on va falloir confirmer et voilà, essayer de, de performer aussi en Coupe d'Europe tout en essayant de ne pas trop laisser de plumes là-bas pour rester compétitif en championnat mais c'est pas, pas trop ce qu'on voit de oui. pour l'instant euh, voilà, en début de saison quoi. il y aura Lille euh, le week-end prochain en plus c'est ah ouais. euh, ouais, euh, compliqué c'est compliqué euh, encore une fois c'est la confirmation ça va être confirmé c'est ça Lille qui est, bah, qui est juste devant et il pourrait repasser devant Lille en cas de victoire on ah. parlera avec les pronostics tout à l'heure euh, Saint-Etienne ça va un petit peu mieux pour Saint-Etienne qui, euh, qui reste légal mais qui gagne face à Strasbourg 2-0 euh, Voilà pour les Verts qui, euh, euh, voilà, qui enfin reprennent, reprennent des points euh, les Verts donc Euh, donc c'est deuxième victoire. Non, il y a eu quoi Deux victoires Troisième victoire Oui, troisième victoire de la saison. Euh, il, a, il, a, il a été nécessaire cette victoire hein, pour pas rester hein, en, bas de, en bas de tableau. Notant que Angers avait gagné, qu'il ouais. fallait suivre la cadence, euh, c'est fait, mais, euh, euh, mais voilà, on sent quand même que ça va être, ça va être compliqué. C'est compliqué de toute façon, je pense que oui, bon, longtemps, si ce n'est peut-être jusqu'au bout, je sais pas. Ben, se battent pour ce maintien-là. Maintenant, voilà, pour rester sur ce match-là, c'est une belle victoire contre Strasbourg, qui est un adversaire qui a, qui a du mal à l'extérieur cette saison. Euh, les les Alsatien. mais ils n'ont pas non, gagné. Les ouais. ouais. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Ils ont carrément pas gagné pour l'instant. Euh, mais, euh, mais vraiment, c'est une victoire qui fait beaucoup de bien, qui donne de l'air à, à la S.S.E. au vert. Euh, voilà, comme tu l'as dit, maintenant ils sont sur cette place de, de barragiste pour l'instant. Euh, Angers, tu l'as dit, ils avaient, ils avaient fait, de, fait le job juste avant, donc euh, c'était important pour eux de gagner. Et, euh, et voilà, et surtout aussi de, ben, de distancer en tout cas surtout cette dernière place, ça c'est sûr. On va en parler avec Montpellier y juste après, mais, euh, mais voilà, une, be une belle victoire pour Saint-Etienne qui sont un petit peu en avant et, euh, et voilà, ça donne toujours un petit peu de confiance à ce groupe-là, mine de rien, qui pour euh, certains euh, découvre quand même le, le, haut, le très haut niveau la, la Ligue 1. Donc euh, c'est une très belle victoire pour Saint-Etienne. Euh, hier, euh, on va d'aller assez vite, qu'on a pas, on a un peu à la bourre. Toulouse-Reims, euh, c'était, euh, le premier match de la, de la journée. C'est Toulouse qui, qui s'impose 1-0. Ça donne de l'air un peu au classement, euh, voilà, pour Toulouse et Reims, bon bah, c'est, c'est dommage qu'ils étaient plutôt bien placés, euh, ça, ça a fait un petit coup d'arrêt, hein. Euh, pour moi, qui en plus, qu'ils viennent trois défaites consécutives, hein. C'est vrai étaient, euh, on avait parlé cinquième, et, et là, ils ont redescendu huitième avec trois défaites. Pour Toulouse, ça permet d'enchaîner en plus euh, une deuxième victoire consécutive et de voilà de donner un peu d'air. Euh, voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur, euh, sur la rencontre Non, pas suffisamment. Relativement un match de milieu de tableau quand même, mine de rien. Donc, euh, Comme tu l'as dit, ça fait du bien pour Toulouse euh, qui prend un petit peu d'air sur la zone rouge même si bah, ils sont 4 de points hein, de Saint-Etienne, euh, du premier, euh, fin, du barragiste. Euh, mais, de toute façon, ça reste encore relativement très serré. Ouais, hein, même rince huitième. Il voilà, sera pas de point bien évidemment, de danger de Saint-Étienne. Donc, euh, ça peut encore aller très très vite. Euh, rien n'est fait dans dans ce championnat championnat, de toute manière. Mais euh, voilà, ouais, comme tu dis, Reims, dans une dynamique aussi négative, là, trois matchs d'affilée, enfin, trois défaites d'affilée. Attention à ne pas trop se casser la binette dans les euh... escaliers, quoi. Ça, ça, <rire> on, euh, on, le je... on le dit encore. On le dit encore. Bah, je, je voulais dire le, le mot un peu grossier, mais ouais. je ne sais pas d'autres euh, d'autres mots. Donc, euh, la binette, c'est ce qui m'est arrivé pour euh, pour être rapide. Donc voilà. OK. Bon. Très bien, Auxerre Rennes ça bon. c'était Ouais. Tout, tout, tout, tout le monde comprend moi. Ouais, ouais, on, a... on a compris. Voilà. Bon, fin... On a compris. On a compris. fin, fin 19 ème mais on a compris. Voilà. Euh... c'est la gueule en fait quoi. C'est ça. Ouais. Euh... Casser la gueule. Auxerre euh, Rennes. Auxerre Rennes. Auxerre Rennes 4-0. Alors ça c'est gros carton du week-end J'étais content moi pour Auxerre. Euh, y avait c'est vrai qu'il va euh... enfin, mieux plus depuis quelques matchs là. troisième match en défaite. Et euh, face à plus à un bel adversaire Rennes hein, qui est, euh... enfin qui est un bel adversaire ouais a... pas cette saison pas cette saison mais qui fut un bel adversaire et euh, même si c'est vrai que ça, ça, cette saison c'est pas ça mais euh, mais du coup en plus aussi bah repasse devant Rennes c'est c'est un beau beau succès là bah ouais très gros succès comme tu dis c'est pas pas un carton enfin Oui, alors c'est tu sais, potentiellement une victoire qu'on attendait, en tout cas bah, on le verra avec les pronostics que tu fait tout à l'heure. Moi j'avais pronostiqué cette victoire d'Auxerre, alors euh, voilà, encore une fois, de là à pronostiquer 4-0 pour Auxerre, euh, bon, fallait pas le deviner. Mais euh, globalement, sur les dernières semaines, Auxerre est plutôt, plutôt dans une bonne dynamique quand même, hein, depuis fin septembre on va dire. Ils avaient mis 3-0 à Brest, euh, bon ils avaient perdu 3-1 à Saint-Etienne. Mais après, voilà, ça a, gagné contre, ça a gagné contre Reims, ça a fait match nul à Lyon. Ouais, de rien. Bon résultat. Ouais. Et là, ça enchaîne, ouais, ça enchaîne à 4-0 à la contre Rennes. Donc, euh, ils profitent de ces opportunités-là. Alors, ils ont eu un mois de septembre très, très, très moyen. Et même en début de saison assez, assez moyen ouais. aussi. Euh, mais après c'est vrai que ça, revient, ça revient très bien. Ils sont dans une bonne dynamique, une bonne confiance. Et, euh, et on voit aussi comme ça, bah, le, finalement, le, le mal-être et l'impuissance le, le, le, du stade rennais, par contre. Ouais, euh, ouais. qui sombre un petit peu, là, ouais qui sombre complètement et Julien Stéphan là c'est déjà depuis quelques semaines c'est presque plus qu'un fil là je pense qu'il tient plus qu'un ne enfin, tient plus qu'un fil quoi oh oui là le prochain je je sais pas j'ai pas regardé le prochain match mais euh... mais ça sera décisif ce sera face à Toulouse euh... et oui donc là il faudra absolument absolument gagner pour sauver sa tête ouais. c'est dommage parce que sur le papier quand même, Real a plutôt un bon effectif hein, ouais ouais c'est pas vilain hein. Tu vois, Calimoendo, Ludovic Blas, euh, le latéral droit, euh, Attebourg, qui vient de, qui a joué, qui joue à l'Atalanta. Euh, T'as encore Christopher Roux, l'ancien Lensois. soi. C'est un pas mauvais, hein. Ouais, Mandanda. Mandanda, mais il n'y a rien avec, que... son, avec son âge, qui là, voilà, mais qui reste quand même un bon gardien de Ligue 1, euh, voilà. C'est, ouais, c'est assez dommage. Et. Santa euh, Maria de voir, aussi, euh, qui est pas. Bah, Gou Gouiri, qui est rentré en cours de Gouiri. jeu, bon, même s'il n'est euh, il plus non plus dans une grande forme non plus, lui aussi, mais voilà sur le papier ça pourrait être au moins dans le top 10 quoi et là ouais, ouais. c'est compliqué prendre 4-0 à, à Auxerre ça pique ouais. qui d'ailleurs doublé de Belin-Tempere on a croisé oui. Orléans il y a quelques semaines exactement en ouais. ouais qui est en forme aussi ouais c'est vrai que ça, ça ça ça marque bien donc c'est c'est bien pour Auxerre qui euh, qui effectue une belle remontée là cest qui est dans la bonne partie enfin presque dans la bonne partie de tableau donc euh, c'est bien pour Auxerre qui euh, qui jouera face À Marseille, je crois, c'est ça, ouais, ce week-end, voilà. Important, ouais, c'est important de gagner, mais attention à Marseille, est vrai. Ouais. Euh, le Havre Montpellier très rapidement euh, 1-0 pour le Havre euh, Montpellier qui s'enfonce un peu plus. Ouais, bon, je vais pas me répéter sur Montpellier. <rire> c'était presque, c'était presque un match à 6 points pour pour ce pour le Havre et bah ils ont fait la très belle opération au gagnant et qui laisse désormais Montpellier à 5 points hein, déjà. C'est c'est déjà beaucoup. hein c'est déjà beaucoup euh... la tâche euh, annonce compliquée pour euh, Gassé ouais, ouais là c'est pas un cadeau ce qui, est, ce qui a été récupéré par Gassé mais là ouais, c'est à 5 points de retard 6 sur le barragiste euh, c'est déjà énorme après seulement 10 journées hein, et euh, ouais là c'était vraiment pas le match à perdre face à un concurrent en direct mais... et le Havre par contre ouais bah ça fait du bien mais si vite si des fêtes consécutives ça peut peut-être les relancer en tout cas c'est une victoire qui va leur faire du bien au moral ça c'est clair Et enfin, euh, la victoire de Marseille à, à Nantes, de là, on, a, on attendait Marseille voir un petit peu comment ça allait réagir après la, la, la claque reçue face à Paris. Bon, ça a bien réagi. Ça a bien réagi, euh, oui. a bien réagi euh, même si, bon, euh, c'était pas non plus... Euh, euh, ils sont pas sûrs que c'est Nantes, mais bon, ils ont été... Ils ont non, été... ça n'a pas été, ça a pas été euh, explosif, quoi. Enfin, je, je trouve pas de terme, mais ça n'a pas été super, mais euh, franchement, c'était relativement sérieux quand même. L'OM s'est à peu près euh, rassuré, retrouvé. Et, euh, et je pense potentiellement euh, voilà que De Zerbi a peut-être trouvé son trio offensif, surtout. Avec euh, Jonathan Rowe à gauche, Neil Mopé en pointe et, et Mason Greenwood à droite. Alors C'est voilà, une attaque un peu, finalement, et je me disais ça, euh, ça fonctionne bien comme ça, parce que c'est des joueurs à la base de Première Ligue, en fait. Euh, oui. Rowe et Greenwood anglais, originaire de Première Ligue. T'as qui a fait la plupart de sa carrière jusqu'ici en Première Ligue aussi. En tout cas, une bonne partie de sa carrière en Première ligue, euh, voilà à Brentford, à Brighton, et à Everton. Euh, donc, voilà, c'est dans le style de Deux Zerbi. Deux Zerbi vient de là-bas aussi, donc c ça m'étonne pas forcément, mais euh, globalement, ouais, un bon match de l'OM quand même, surtout offensivement, euh, ouais. Donc, euh, victoire qui fait du bien, euh, comme tu l'as dit, après la claque euh, face, face au PSG, euh, et puis ça permet aussi forcément de, de passer devant Monaco. Euh, Même si on a le même nombre de points, mais euh, dépassé par Monaco qui, on l'a dit tout à l'heure, a fait un, un nouveau mauvais résultat. Donc, euh, donc, ça fait du bien de, de retrouver cette cette place de dauphin. Et ben voilà pour le débrief de la du week-end. Le classement. Paris est en tête avec 26 points. Marseille euh, deuxième, 20 points. Monaco également, on l'a dit, euh, 20 points. Lille 18 points. Nice cinquième, 16 points. Lyon Suis à 15 points. Lance Brins 14 points. Au on a dit, il revient dixième avec 13 points. Et pour le bas, euh, Nantes Angers, Saint-Etienne 10 points. Le Havre 9 points et Montpellier 4 points donc. Euh, le les pronostics. Alors, bravo, à... bravo Hugo pour tes. Alors, il y a eu on a eu deux journées on a on a... n'était on pas là la semaine dernière, mais deux les deux dernières journées deux victoires. 3-2 pour la 9 neuvième journée et 5-2 Pour ce week-end. Oh. C'est vrai que tu ah, oui. as un dimanche euh, qui t'a aidé. Ah, J'ai ai, ai eu du nez. Ouais. Ah, ouais. Et puis le, le, le score de Marseille et Nantes, surtout qui t'a rajouté un petit point cadeau. C'est ça. Mais j'avais trouvé déjà la, la victoire de d'Auxerre aussi. Alors même si Rennes ouais. ne y va pas bien, voilà. c'était et... bien vu. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, alors un petit bilan de tu ça sais, après 10 journées. Un petit bilan. Alors c'est serré. Bien plus serré que l'année passée, que la saison passée. 7 victoires à 6 pour moi. C'est vraiment serré. Ouais. Et 44 points 42 pour moi. C'est vraiment... Euh, ça se joue à rien. Okay. Ah ouais. Donc là, t'es vraiment... T'es y du... dans le match. Je suis dans le match. Je suis dans, je suis dans le truc et tu peux compter sur moi ce week-end. Eh ben, on y va tout de suite avec les pronostics de vendredi. D'abord, enfin, de la 11e journée avec vendredi. Marseille au Serre. C'est à 20h45. On l'a dit, Marseille est deuxième désormais. Au CR est dixième qui reste sur un gros match y euh, a une bonne dynamique. Hein. Qui a une bonne, et dynamique, une bonne dynamique en plus. Et euh, moi, il y, y a pas de Coupe d'Europe en plus pour les deux. Euh, je vais te laisser parler le premier, tiens. Euh, bah, évidemment, mon cœur est marseillais. Je, je ne peux que dire victoire de l'OM, mais je suis pas euh, confiant 100%. Maintenant, c'est au vélodrome. Euh, comme tu as dit, il n'y a pas de Coupe d'Europe pour l'OM cette semaine. Il euh, n'y a, y a que le championnat à jouer, de toute façon, cette saison. Euh, hors Coupe de France, mais euh, évidemment, l'OM n'est pas encore entré en ligne. Donc, euh, bon. Cer, c'est une bonne dynamique. Faut faire attention. Mais ouais, je mets quand même l'OM. Ouais, je vais te suivre aussi. Ouais, je pense que ça va être difficile pour Cer à l'extérieur. Euh, parce qu'ils sont très bons à domicile, mais un petit peu moins à l'extérieur. C'est vrai quand même, au Cer. Si je dis pas de bêtises, je crois que au, au, à l'extérieur ils, ils ont qu'une un, qu victoire, je crois. Euh, ouais, y a, euh, non, il y a même pas de victoire à l'extérieur à pour Auxerre. Euh, un seul nul et quatre défaites. C'est vraiment à domicile où ils font le boulot. Donc ouais. Je, normalement pas inquiet pour Marseille euh, samedi euh, 17h on a Strasbourg-Monaco on en a parlé tout à l'heure Monaco qui jouera demain à Bologne alors c'est pas très très loin pour le coup mais il ouais, y a quand même un déplacement et Strasbourg on l'a dit c'est pas facile d'aller gagner là-bas Strasbourg est 9ème Monaco est 3ème je vais quand même mettre Monaco mais euh, là, il faut réagir de toute façon il faut réagir après les deux défaites là. ça, ça fait mal, un gros coup à la tête Ouais, ouais, euh, c'est vrai que c'est pas si simple que ça, ah tu l'as dit Strasbourg à domicile, il faut y aller euh, maintenant. Ouais, faut réagir, il y a cette coupe d'Europe aussi cette, cette semaine, euh, mais euh, oui oui, je vais mettre Ouais, je vais mettre Monaco. Ouais, c'est demain le match, on y il y a du temps pour se pour se remettre hein. quand même. Euh, toujours à samedi, ce sera à 19h Lens Nantes. Lance 7 ème Nantes 14 ème Moi, je vais mettre Lens sans problème, je pense. Euh, ouais, je, bah, je ouais, je vais te suivre aussi c'est pas pour je petit bras mais euh, ah, je vais te suivre aussi. Alors ouais. l'autre reste sur deux défaites hein. Bon c'est vrai qu'il oui. il y a eu Lille et il y a eu Paris, c'était pas des adversaires faciles mais il reste sur deux défaites. Euh, Nantes également, enfin Nantes a pas gagné depuis un moment d'ailleurs. Euh, donc Lille lance aussi pour toi. Ouais. Euh, 21h Angers Paris. Angers 15 ème Paris leader bien sûr qui jouera mercredi. Euh, face à la Tico, mais pour moi, euh, bah, Paris euh, sera largement au-dessus face à Angers. Hein. Angers, vont pas faire que ça, les exploits. Bah, à un moment, ouais, bah Paris aussi. Paris aussi. <rire> pour l'instant, euh, <rire> tout pareil. Euh, dimanche, ouais, ouais. à 15h, euh, Nice-Lille. Alors, on l'avait coché tout à l'heure, ce match, Nice 5 e Lille 4 c'est un gros match. Euh, Lille, attention, jouera demain face à la Juve. Ça, ça a une grosse importance. Euh, nice, euh, Nice, ouais qui, qui est sur une belle dynamique aussi. Euh, Lille, pas mal aussi. Ça va pas être simple. Moi, j'ai envie de mettre ce match dessus Et je vais bien dire, je vais le mettre. <rire> <C 'est rire> j'ai tellement, la... j'ai tellement envie, je vais le mettre. <rire> que je le mets. <rire> j'ai y pensé évidemment. Euh, ouais, il, il, est, il paraît pas mal. As pas, quand quand t'as pas d'idée comme ça, sur un match serré. Ah, ouais, c'est ça. Maintenant, justement, où ouais, est Lille? Euh... Un peu va fatiguer, je pense. Cette semaine, moi je, je, je vais tenter Nice, Puis comme ça, ça peut quand même un résultat différent de toi, ouais. mais euh, hein, je, je vais tenter Nice à domicile. C'est pas mal, à domicile, franchement, c'est joli. Nice joue euh, nice, jeudi aussi, c'est vrai que j'avais oublié. Aussi. Ah oui, bah, bah oui, on l'a pas dit, mais oui, oui. ah oui. Euh, vrai que ça va prendre en compte aussi. Et mais... du coup, ça fait deux jours de récup de plus, hein, parce que Lille joue demain et c'est que jeudi pour Nice qui recevra Twente. Alors, c'est pas. Forcément, le plus gros adversaire du groupe, mais. Euh... Bon, du coup, tant pis, je mets comme toi, mais je mets match nul. -y, je change. <rire> ah, c'est le match de jeudi qui t'a. c'est ah vrai ouais, que ouais, ça, vrai ça fait, ça fait deux jours de moins, hein. quand même. C'est ah pas ouais, mine Lille, de rien. C'est énorme. C est... C est énorme hein, à ce niveau-là. Euh... Il... il joue à domicile, Nice, en Coupe d'Europe Oui. Et Lille aussi. Ah Mais Au moins, il n'y a pas de déplacement pour Nice, quand même. Mais Lille non plus. Oui, mais Lille va se déplacer à Nice quand même, dimanche. Ah, oui, oui, oui. Oui, d'accord. C'est pas, nice, pas, pas à côté, ouais. pas. Il y a une petite trotte, hein, quand même. Ouais, <rire> ah, je, je mets Nice. Bah, allez, dire sur ta première idée. Je vais regretter. Ah, bah en même temps, il y a deux jours de moins de récup. Tu peux mettre un N si tu veux. <rire> tu prends un double. <rire> double chance. <rire> double chance. Euh, non, allez, allez, je reste sur ma première impression. Ouais, je pense que c'est. Ouais, je laisse Nice. Attention, il joue jeudi. Il joue le <rire> jeudi ah oui jeudi c'est vrai ça fait que 3 jours de récup ouais. hein. même pas 2 jours et demi il faut à 15h non ouais, non mais ouais, mais reste ouais sur Nice, nice. Euh, Rennes-Toulouse alors Rennes euh, 13ème on l'a dit c'est est compliqué en ce moment euh, face à Toulouse 12ème on a dit c'est la tête de Julien Stéphane peut-être qui va se jouer hein. Euh, ouais. moi pour toutes ces ans, je vais mettre Rennes je vais mettre match nul. Pas enfin, toutes ces raisons. Néo, j'en ai qu'une, mais c'est déjà suffisant. Match nul. C'est pas mal ça. Parce que c'est un peu comme Nice-Lille, ces équipes avec aucun point qui sont collées. C'est pas con ça. une chance sur 3. Attention, mais... ils auront deux joueurs de récup de moins aussi. <rire> ah non, pas là. Oui, il n'y a qu'une chance sur 3. 33% de chance oui. d'avoir bon. Mais le nul ah, voilà. est pas mal. Mais. Euh... Non, non, je reste sur ma première idée. Ah bah en fait, tout, tout est possible en vrai. Ouais, ouais, ou sur ce match-là, il peut tout se passer, ouais, c'est clair. Ouais. Com comme le Nice Lille d'ailleurs. D'ailleurs, il y a quand même deux ans de recul pour moi. Et, et, et ça, c'est à prendre en compte. Ça prend en compte. Allez, je change. Allez, tu peux, mettre, tu peux aussi mettre Lille carrément. Je mets. Ça, ça va te finir au tir au but. Je peux mettre toi pas, pas, pas de vainqueur, tir <rire> au but. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Euh, on a quoi donc euh, bah, Rennes Toulouse ça c'est bon euh, Montpellier Brest alors Montpellier on a parlé hein, bien sûr qui est dernier euh, et Brest qui est onzième euh, franchement là Brest euh... et, attention je... Brest qui jouera jeudi hein euh, non qui jouera demain non qui jouera mercredi plutôt <rire> si c'est mercredi Et joue jouent à Prague. Ils vont en déplacement, en plus, euh, long déplacement en République tchèque. Bah rigole, je, je commençais à me dire que je voulais mettre Montpellier, quand même, parce que, bon... Euh, je sais pas, le, quand même, le, le, le, la petite arrivée de Gatet, tout ça, et puis le fait que, bon... C'est une cata, Huit 8 buts marqués, 30 buts encaissés, c'est une, une cata. Non, ah, mais bref, son championnat, c'est pas top, top non plus, alors c'est pas au niveau de Montpellier, mais... Moi, euh, je. Vais... Et tu l'as dit. Bon, il joue que, il joue que demain, donc il y a quand même pas mal de jours de récupération. Ah ouais, mais... jusqu'à dimanche, ça laisse du temps. Mais il y, y a un déplacement à Prague aussi à prendre en compte. Euh... Moi, je m'ébresse quand même. Là. Moi, je mets nul. Je mets nul. Mais j'ai y pensé aussi, mais je l'ai pas mis du coup. Mais non. Et non. Le Havre, qui reçoit Reims. Le Havre, 17 septième Reims, 8 huitième. Reims, qui reste sur trois défaites. Hein. Alors que là, ouais. vient de gagner face à Montpellier. Est-ce que ça va y jouer Moi, je vais mettre nul là-dessus. Je n'ai pas mis. Ah, je n'ai fait que le deuxième. Allez, c'est bien. Je vais mettre 1 ce moment. Ok. Tu as le droit. C'est ton... ton droit. C'est mon droit. Et enfin, Lyon-Saint-Etienne à 20h45. Lyon, 6ème, lyon 6 e saint etienne Enfin, derby, le, le retour du derby. Et oui. Lyon, pour moi, euh, 3 buts à 1. Euh, ouais, 3 buts à 1. 3-0. Ouais, ouais, pourquoi pas. Ouais, ils peuvent, ils peuvent... Ouais, ne pas prendre de reste faible quand même hein. ouais c'est vrai ah, ils peuvent marquer un but quand même ouais ils ont marqué 10 buts cette saison ouais ouais allez je reste ouais si, si ça avait été à Saint-Etienne eh, euh, vu... oui, avec, avec le chaudron ouais, mais... avec, avec l'ambiance le retour du derby la, et la défense de Lyon on l'a vu hein, ils peuvent prendre un but ouais hein. ouais mais l'attaque la, de Saint-Etienne c'est pas non plus ouais, euh, bon, c'est pas flamboyant mais. c'est pas la MSN c'est pas la BBC mais... non euh, non 3-0 je reste là dessus bon et eh bah c'est ok on reste sur ça Résultat lundi. Il euh, y aura encore une journée ensuite. ensuite J'avais mis quoi euh, Lance-Nantes J'ai mis quoi J'ai mis Lance euh, Lance-Nantes à Milan, ouais. Ouais. Euh, oui. Oui, il y, y aura encore une journée à pronostiquer la semaine prochaine. Après, il y aura une trêve. Du coup, il y aura la trêve euh, donc, internationale qui aura lieu la semaine suivante. Voilà. Euh, on va revenir sur. Euh, Bah sur euh... ah non pardon c'est non non c'était des bêtises c'est déjà là il y a plus de non c'est celle ci qu'on vient de pronostiquer non il y a plus rien après hein. Enfin, il y a plus rien <rire> c'est pas qu'il y a plus rien mais euh... fin de saison fin de saison rideau terminé <rire> euh, après c'est la trêve donc là on a pronostiqué cette onzième et après il y aura pas de match la semaine prochaine retour euh... du coup et euh... eh bien euh... la semaine du 18. 22 23 novembre ouais, le week-end du 22 23 très bien Euh, on disait donc, très rapidement hein, cette semaine Ligue des Champions alors que c'est fini en Lazio qui avait repris l'avantage et qui s'est imposé je crois oui c'est fini 2-1 ah oui euh, Calgary qui a fini à 9 oui d'accord ça n'a pas aidé il y a eu un but sur penalty et c'est la Lazio qui s'impose 2-1 et pour le reste eh bien euh, c'est fini en Ligue 2 mais s'impose donc 2-1 face 1-0 euh, face à Ajaccio et pas de, ah, ça ne marque, marque pas beaucoup ce soir en Angleterre toujours 1-0 C'est ça. Après, on a rarement du grand football le lundi soir quand même. C'est vrai. Sans manquer de respect ouais. aux différents matchs, mais bon, voilà. Et euh, le, les Celta Vigo viennent toujours 1-0 face à Rétafé en Espagne. Euh, là, cette semaine, les Coupes d'Europe. Alors, revenons sur nos matchs donc, de demain. Euh, donc, Lille-Saint-Etienne. Euh, bon, pas Lille-Saint-Etienne. Pourquoi lille saint étienne oh. <rire> n'importe quoi. Non, aucune okay, okay, chance. Lille, Juventus, Turin, euh, on l'a dit, hein. La Juve, qui est euh, pas forcément sur une grosse, grosse dynamique, hein. Euh, voilà, il y a eu que cette victoire-là face au Odiniez avant, il y avait pas mal de nuls. Et puis Lille, qui est mine de 1 et qui est pas mal, hein. Qui euh, est okay. très, très bien. Hein. Euh, ouais. le réal et quoi, En quoi. Ligue des Champions et en championnat, mais en Ligue des Champions, ouais, c'est pour l'instant euh, très bien. On si on que 15 e mais ça c'est anecdotique le classement pour l'instant, mais euh, ouais, tu as dit, y des de, des victoires de prestige. Est-ce qu'ils vont pouvoir mettre à la table de chasse un autre gros club Ce sera la réponse de, mar de, de mardi. Ça peut être faisable, on l'a dit, hein. ça reste un peu en temps de scie à la juive, il enfin, n'y a pas de certitude. Et c'est aussi à Pierre Morois, il y aura le public sera derrière, et on sait que Pierre Moroy, bien plein dans un soir d'Europe comme celui-ci, Ça fait du bruit, ça résonne. Ouais. Donc, euh, je, on, on peut croire à un nouvel Expo de Lille. Maintenant, voilà, ne, ne soyons pas non plus euh, trop euh, confiants après ces, ces bons résultats face au Real et enfin, face au De Madrid. Ouais. Mais, euh, mais Lille a bien sûr son quoi à jouer. Réponse mardi, c'est 21h. On aura Bologne-Monaco aussi, euh, donc mardi à 21h. Euh, on l'a dit, Monaco, ça reste sur une série de défaites. Alors, Bologne, on en a parlé un peu tout à l'heure, qui est quand même assez loin au classement. Euh, ce serait bien encore de prendre des points là pour pour Monaco pour euh, rester sur le le, le le top 8, hein on rappelle qui un qualificatif direct euh, même si ça la marche est encore loin hein, la marche est haute mais euh, ce serait bien de rester sur ce ce, ce petit groupe de tête ouais c'est clair et il y a la place et il y a la place mais, je pense mais effectivement niveau confiance d'un armement championnat c'est pas ça qui est ça non il faut peut-être se relancer peut-être relancer ouais autre ouais. match de demain on aura euh, on a parlé Real Milan assez qui est intéressant oui bien sûr. voilà et on aura un Liverpool Bayern Liverpool aussi qui est pas mal c'est presque plus alléchant finalement tu vois ouais je suis d'accord au début de saison de Liverpool avec euh, Arne Slot euh, sur le banc et euh, Xabi Alonso sur le banc de Leverkusen ça peut être une belle bataille tactique alors tout ça ça va plus, euh, plus que Real Milan donc, euh. ouais. tout ça ouais. ça va il va falloir choisir ou ouais. alors il faudra euh, jouer avec le multiplex euh, mercredi on, bien sûr Paris Atlético on en a largement parlé hein, donc euh, tu l'as dit tout à l'heure ça, ça, ça peut être un match fermé on verra euh, on verra mercredi on espère que ça va jouer quand même hein. et puis euh, Brest on a dit en déplacement à Prague euh, Prague euh, je n'ai pas trop vu 4 points pour l'instant le Sparta. Sparta Prague oui le Sparta pas, euh, pas le Slavia pas le Slavia 4 euh, points voilà une victoire, euh, un nul et une défaite donc euh, donc voilà on, on connaît pas trop trop Bref, le jeu de qui doit, qu doit aller remporter les trois points quand même ouais. euh, Après, oui si oui ils ont montré pareil hein, sur les trois premiers matchs quand même euh, là il faut aller chercher ces trois points là c'est clair rester aussi sur ce, ce groupe de tête prendre et les ils points le faire. prendre les points maintenant parce que c'est vrai qu'après ça va être, ça va devenir compliqué Après, il, y un, il y a une suite de calendrier qui va être difficile et autres les autres matchs alors aussi on l'a dit Inter Arsenal bien sûr Ça, c'est aussi à 21h, ouais. euh, à, à suivre. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre bon, c'est tout. Hein. Ouais, Bayern Benfica, voilà, C'est deux équipes habituelles à la Ligue des Champions, ouais. bien évidemment. Oui. On, peut, on, peut, on peut, le cocher comme ça. Ouais. Bon, voilà pour mardi, mercredi. Et puis, euh, et puis jeudi, euh, donc, euh, ben, on place à nos deux clubs en Ligue Europa, euh, à savoir donc Nice. Euh, qui reçoit FC Twente, FC Twente, club hollandais. Ouais. Euh, alors, j'ai pas trop trop regardé les les classements. Alors, en a c'était nice, compliqué. C'est vrai que pour l'instant, il y a eu il euh, y a qu'un point de prix. Euh, donc, évidemment, c'est c'est compliqué. Et puis Twente, euh, qui est euh, un, un tout petit peu mieux qu'à qu'à deux points. Donc, ce serait peut-être peut-être le moment de se relancer face à cette équipe. Et ça, ce sera 18h45. Et puis euh, c'est Lyon qui joue à 21h et qui ira à Offenheim. Euh, qui euh, qui est euh, Offenheim, Offenheim, euh, 4 points, qui quatre points. Voilà. Et Lyon aussi, euh, qui a un petit peu un petit peu de mal aussi, mais qui a quand même 6 points. Donc c'est oui. un petit peu mieux. Il y a eu une défaite, mais sinon c'est plutôt plutôt pas mal. Euh, non, on retrouver un beau Lyon. Euh En Coupe d'Europe, on trouve souvent un, comme un beau lion qui nous avait bien fait kiffer euh, les dernières saisons en Europa League notamment, même en Ligue des Champions. Mais on, on retrouve un, un bel ouais, je trouve un bel esprit euh, européen. Quoi. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu un lion euh, qu qu'on aime bien voir. Donc, euh, euh, la, la petite magie des sports d'Europe, quoi. C'est ça. Donc euh, est, ça, ça, ça, la magie a peut-être opéré encore. Euh, euh, donc ce sera jeudi 21 h Et puis pour le reste, euh, bah, on pas de gros, grosses affiche. Hein, euh, dans cette Ligue Europa, de toute façon. Euh, non, j'ai regardé. Il euh, n'y a pas de y a un Lazio Porto, voilà, qui peut-être euh, pourquoi pas. Euh, mais sinon pour le reste, euh, United qui a peut -être, enfin peut-être gagné, qui n'a pas gagné encore hein, 3 nuls pour l'instant. Bon, c'est un peu l'image de ce qu'ils font en championnat de toute façon. Ouais, je l'ai dit, un la début de saison, c'est le pire depuis 38 ans. Ouais. c'est simple. C'est ça. Euh, très bien. Bon bah on suivra ça. Donc euh, bah, ça démarre demain jusqu'à dimanche. Il y a des matchs. On a tout dit en France, en Europe. Euh, Ligue des Champions, Ligue Europa, il y a de quoi faire tout au long de la, de la semaine. Euh, voilà pour le programme et puis pour le reste euh, en, en tennis les dernières les dernières semaines avant les Masters, c'est les dernières chances pour les derniers pour se qualifier, à, soit à Metz pour certains, soit à Belgrade pour les autres euh, pour se qualifier. En, en rugby c'est la c'est la trêve internationale avec France Japon, ce sera samedi soir. Voilà, le premier des trois test-matchs pour le 15 de France. La rentrée pour le 15 de France. Euh, voilà, pour donc, le, le rugby. En basket, deux matchs pour la, dans la semaine pour Orléans. Ça peut être un, un tournant dans la saison. Euh, D'abord, Nantes, euh, demain soir à 20h à comète Et ensuite, déplacement placements à, en, en Alsace pour affronter l'Alliance de Sport. Et deux victoires qui pourraient permettre de vraiment rester un, vraiment accroché au podium. Et puis, pas de... On ne bat pas pour, pour Sarran, puisque c'est la trêve aussi internationale avec des matchs pour euh, les équipes de France. Euh, voilà. Et euh, pour le reste, euh, c'est déjà pas mal. Il y a déjà de quoi faire avec tout ça. Euh, et on vous laisse avec les dernières minutes de, des matchs. Hein, en Angleterre, 1-0. donc conditionnel euh, normalement, ça va pas tarder. Hein. On va y arriver là dans quelques secondes. ouais. Euh, je ne sais pas encore euh, quelle va être la décision du quatrième arbitre. On va y arriver, dans une seconde, et il y aura donc, euh, ce pas dit. Alors, bah, en attendant, Celta Vigo, Rétafé, euh, toujours un 0 pour Celta Vigo. Alors que euh, va terminer à 10, hein, depuis un petit, quelques minutes. Et, euh, voilà, il restera encore un petit peu de temps, donc on va laisser avec ce match-là, euh, que vous pouvez suivre, euh, la fin sur Beansport 3, et puis sur Fulham-Brentford. Sur Canal Plus Foot pour voir les dernières minutes aussi de temps additionnel. Ça. Donc encore six minutes. Six très, minutes oui, on va pas rester. Bon, euh, alors euh, bah voilà, très bien. Euh, le programme de la semaine. Euh, on va se quitter. Alors lundi prochain on sera là. C'est le 11 novembre, mais on sera bien présent euh, pour cette émission. Euh, donc de la semaine prochaine. On va. Euh, alors d'ailleurs, qui sera peut-être peut-être plus tôt. Hein, Puisque notre camarade Manu n'est pas présent la semaine prochaine pour ce ferry, donc on aura peut-être possibilité de, de venir à 19h30. De toute façon, il n'y a, y a, y a, y a pas de direct pour la semaine prochaine, hein. comme c'est euh, c'est la trêve. Euh... Oui, c'est la trêve ouais, se... interne. Ouais. Il n'y aura ouais, y aucun direct. Donc, euh, ouais, on aura, euh, ce sera aussi bien de venir, de venir plus tôt. Euh... Et ben, on se quitte avec un dernier titre, et puis bah, on va remercier Hugo pour ce soir. Euh, ce Pas de rien. Merci, merci, à toi, merci à vous qui nous écoutez. On vous retrouve la semaine prochaine. Donc, se quitte avec. Euh... Oh le but de ouf Ah. Oh l'égalisation de Foulave. Ah bah voilà. Incroyable. Sur la dernière seconde, alors, ouais. Sur un centre, une espèce d'aile de pigeon, une reprise de volée. assez assez bizarre, mais qui finit dans la lucarne opposée. Enfin, le petit filet opposé ça redescend le ballon qui descend un petit peu en cloche et on joue donc à 90 plus 2 là un partout égalité de Fulham et ça promet bon on va pas rester pour, le, pour la suivre mais euh, 3-4 minutes qui restent dans le tunnel euh, assez chaude je pense allez pour suivre ça Canal Plus Foot pour euh, suivre la dernière euh, les dernières minutes Yaro Nino dernier étage on se retrouve lundi bonne semaine ciao ciao merci à tous ciao, ciao. ciao. Sisterin et open. Midi je baroude, minuit je baroude. Quand contre le poteau sort d'une putain de longue peine. Rien n'a changé, comme les tarots. J'vois mieux la luna quand je suis dans nos dernières étapes. Médicament pour les camés, vendrais toute la dope pour quitter la street et ses cas. Teague à bord du Cléodore, faut des personnes ne croient un peu. Je suis dans le ma le mode d'espoir, mais nous fermait la porte. À la base on parlait pas avec eux Première descente j'entends les pimp maintenant je chante devant la foule. Je monte des très très défaut en haut de ma Sur le pochoir, paranoïa font la caisse. Je peux plus rester avec eux, ça vie trop vite. Je sais pas si c'est le temps ou si c'est ce putain de vécu. Au 30e étage, je me revois rapper tout seul au de chaussée Je sais que je la chanson, J'aurais pas dû m'exposer. A deux doigts d'exploser, de l'intérieur j'ai déjà implosé Je me sens mieux, j'ai les yeux plissés, insociable, peu matrixé. J'ai traîné dehors, j'ai vu que des loups, des ingrats, des fils de pute. Life un -y. Une life un peu trop stupide Une life un peu trop stupide -y. De temps en temps j'en peux plus Cent mille ventes en platine de plus muito rasca o meu dia a dia de cozinha é muito rasca eu tenho trabalho no cotidiano tenho trabalho que não tem nada a ver com isso. portanto, o tempo que me sobra uh, pá, não, eu sinto que não dá para muito, então aquela dedicação que tu tens em fazer experiência e estar ali a dedicar amor acaba por ir muito para, para fazer o falso taxa, é quando vou gravar já sei, já tenho aquilo pensado e depois para o resto da semana acabo por perder essa, esse tempo essa disponibilidade mental Bem, isto é, isto é muito interessante porque temos agora uma nova geração de influenciadores digitais ligados à gastronomia, uns de reviews, outros de divulgação, um, e é muito, é muito engraçado, e eu acho que, que tu partilharás comigo esta opinião, João, que é para, para o comum cidadão termos esta vertente mais uh, pedagógica, não é? E de repente percebemos que as pessoas se divertem a aprender truques e hacks, na verdade, ah, é. não é? Porque, um, e tu, João, que isto agora é uma pergunta minha de curiosidade, tu não conheces o, o trabalho do Falso Tacho, não, não conheço, conhecerás. Confesso. Mas um, a, tu, a tua perspectiva, mesmo tu que não cozinhas assim tanto, mas tentas fazer algumas coisas, achas útil esta perspectiva? Tu, tu mais te parece que consomes um conteúdo destes ou um conteúdo de reviews de restaurantes? Uh, se calhar um conteúdo destes. Porque é qualquer coisa que eu sei que posso fazer em casa, à partida, porque está, está ao meu alcance. O restaurante, às vezes, vejo, mas penso, ah, mas isto é longe, ou não sei, ou isto, se calhar, é para deixar lá um rim, não sei, mas, mas um conteúdo assim. Além disso, eu acho que tem muito a ver com o embrulho que se dá ao conhecimento. Eu acho que aprender, aprender é uma coisa natural, só que, às vezes, a coisa é ensinada.